Ca y est, ne, que tu es, ne laisse pas colorieux. Beaucoup sont pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit, mon île éveillé, chose la bête en humanité, c'est comme ça la vie. We are for the moment that ma chérie, on va ta viande, à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Lay lay la la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 son sur uh, N.A.G. Hi But bullets here at this burning house, there's nothing left. It's smoking, but we both know it. We got all night fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm -hmm. well, nothing, nothing, nothing gonna save us now. with well, this both. It's blowing, it's blowing Remember what you said to me You were drunk in love in Tennessee And I hold you people are knowing mm, There's nothing, nothing, nothing gonna save us now Nothing, nothing, nothing gonna save us now don't say well now Donc écoutez quoi sur énergie, ça te gonfle les mollets et courir plus vite sur nos tapis, Une bande de fous enfermés dans sa studio vont te faire oublier que tu as une journée pourrie. C'est le before de Noël, des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab avec Maria Carré en plus. Maintenant, Coucou Bonjour tout le monde n'y arriverai, arriverai jamais avec ce nouvel habillage. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je vous parlerai dans un instant et je voulais vous dire un petit mot sur le drame que vit la France depuis ce matin et vit Strasbourg notamment. Oui. Nous en parlerons dans quelques minutes. D'accord, je voulais voilà vous dire aussi que cette émission, on nous allons la garder comme d'habitude en essayant oui. de vous faire rire parce que c'est un peu, notre mission c'est un peu exagéré, c'est surtout ce qu'on fait le mieux et je pense que vous êtes nombreux à vouloir vous détendre aussi et à continuer de jouer aussi avec l'info pendant pendant le retour du boulot. Donc nous serons là comme d'habitude jusqu'à animateur, je vous dirai un petit mot bien particulier là-dessus sur évidemment sur ce qui s'est passé hier pas. soir à Strasbourg. Est-ce que l'équipe va bien Oui, Est-ce que vous êtes en pleine forme Oui. oui. Est-ce qu'on a des nouvelles de Franck Dubois qui a rechangé de position Non, non non. <rire> pour pas. les j jaunes 50-50 contre non. le lendemain à nouveau pour, on a des nouvelles Non, on ça On sait va. pas. Non. Dans un instant les champions du monde de l'actu, je vous parlerai du pire titre d'un journal qui a été fait sur une artiste mondiale mais à une faute de frappe, vous verrez que ça peut être dramatique. Nous aurons tout à l'heure le zap télé de Miko Miko, nous parlons de quoi Nous aurons un coup du jour, un du jour et un lapsus du jour aidez ah, moi, je vous l'avoue la tête parce il que là il fait trop chaud, un il coup fait, il fait ouais, trop froid. C'est euh, <rire> je viens de fermer, je suis en train de cuire. Mettez-moi une pomme dans la bouche, on de la, un petit cochonnet. Dans l'actu également, je vous parlerai d'un super boulot que vous pourriez avoir pour 7500 euros et sans avoir à traverser oh. la rue pour aller de l'autre côté. Nous aurons une princesse avec des cadeaux bien particuliers faits aux invités pendant un mariage. Je vous parlerai des écrans qui sont dangereux pour les enfants. Ça y est, c'est prouvé scientifiquement. Moi quand j'étais gamin, mes parents me disaient "Arrête, arrête, tu, tu vas te tiquer les yeux. Oui. Regarde pas la télé trop près, tu vas devenir aveugle." Et ben maintenant on sait que Plus ils passent de temps sur les écrans d'ordi Plus ça modifie leur cerveau Je vous en parlerai dans ah quelques ouais, minutes ah, L'info du jour évidemment Je reviendrai sur les hommes Qui sont euh, beaucoup moins sensibles à la douleur Que ce qu'on disait jusque là vous savez, On disait que nous les hommes quand on était malade on était un peu ah chouchottes oui. bon, ben, ben, ben. Par vrai. rapport aux femmes Scientifiquement parlant, c'est faux. Je vous bon, dirais pourquoi tout si à l'heure. Je vous parlerai des plus beaux cadeaux de Noël. Vous verrez, c'est si vous n'avez pas d'idée, je vous donnerai le cadeau de Noël un peu bobo hein, je vous cache pas, un peu kinoa Christine Zocchini <rire> hein. J'ai un tonnet avec vous, c'est du c'est du c du bon ah, Noël avez... Mais c'est un cadeau que personne ne vous offrira, vous aurez le top 5 justement des pires Noël en famille. Avec 5 petites histoires racontées par des gens qui sont des pires Noël que je ne voudrais jamais avoir dans ma famille. Nous aurons également le top des recherches Google 2018 dans tous les domaines. Nous verrons ce que les gens ont le plus cherché. Il y aura la camp pile de la course au cadeau de Noël. La villa des animateurs reviendront sur un phénomène, la, la spéciale du 31 décembre. Vous savez ouais, que oui. Généralement, on se fait des bisous. Et puis, quand on est un peu tout seul, on mate la télé un peu avant, le temps que la dinde cuise. Ouais. On mate le, le spécial réveillon avec souvent il y a Arthur. Il y a Patrick Sébastien sur l'autre chaîne mm -hmm. et et c'est tout le temps enregistré. Bien ah, ah, sûr, est là, oui. il est enregistré 6 mois là-bas. il y a pas d'artistes qui vont venir le 31 décembre, tout le monde a une famille, ni le public d'ailleurs. <rire> il y aurait personne, on en parlera tout à l'heure, donc je vous expliquerai les animateurs reviendront là-dessus. Ayana Kamura sera notre invité ce soir. Nous reviendrons sur une enquête d'une voiture abandonnée, personne ne sait à qui elle appartient, j'essaierai de filer un petit coup de main. Nous aurons des questions du Père Noël, si les enfants veulent poser des questions au Père Noël, le Père Noël y répondra en personne tout à l'heure après 18h. Oui. Bien, il peut et vous euh envoyer un mail aussi sur koer@energie. Et on aura, et on aura le. Merci Magérie. On aura tout à l'heure un nouveau truc, c'est le G un truc à te dire. Le principe c'est que vous aurez quelque chose à dire à quelqu'un et je vous donnerai deux trois phrases imposées que vous devrez <rire> dire. Et nous aurons 10000 euros à gagner cash. Si vous ce que vous voulez, je mets une enveloppe à 2000, une enveloppe à 1000, une à 500, une à 100, une à 10000, évidemment une à 1. Ne tombez pas là. Ne tombez pas là-dessus. <rire> 7 10 12 par SMS en mettant koer au début de votre message. Parlons euh, quelques secondes du drame de Strasbourg. c'est arrivé hier soir. Il y a encore des gens qui sont entre la vie et la mort encore comme, comme je vous le disais, on n'est pas un média d'information Nous sommes pas là pour euh, aller à la course à l'info C'est ce que moi je trouve un peu euh, désolant dans cette histoire C'est ouais. que maintenant, c'est à celui qui tweetera plus vite que son nombre C'est à celui qui annoncera le plus de victimes avant l'autre Hier, c'était quatre personnes décédées Ça voilà. a été trois ça a été deux ça revient à 3 ouais. C'est à celui qui ne sait pas, mais qui dit quand même Tantôt euh, l'assaillant est un terroriste, tantôt il ne l'est plus Tantôt on ne sait plus, mais on le on dit quand même Et il y a une espèce de, de choses que je trouve, une course à l'info oui. qui est à la fois importante mais qui est aussi un peu malsaine parce oui. qu'il y a une, une compète entre tous les médias et les sites internet maintenant qui vont souvent plus vite que les télévisions. Euh... » Moi je voulais vous dire voilà ce qui me gêne le plus aujourd'hui évidemment que ce drame est affreux ça fait partie des actes isolés qui arriveront et qui arri qui ont sont déjà arrivés ouais. on a été habitué malheureusement et c'est ça qui est le pire c'est de dire le mot habitude oui c'est on devrait pas s'habituer à ça et pourtant il y a eu le Bataclan il y a eu dans les années avant il y a eu des attentats un peu partout depuis ces dernières années il faut s'habituer à ce que il y ait un acte isolé d'un fou qu'il soit terroriste ou qu'il soit pas terroriste mais un fou peut prendre une arme Euh, il y a quelques jours, on en a beaucoup moins parlé Un malade mental a mis deux coups de couteau de, Je crois, a tué une personne à Mulhouse oui. Oui. Euh, Deux ouais. femmes à la sortie de, de la gare Voilà, ça a été un acte isolé On en a beaucoup moins parlé Mais c'est arrivé, euh, il y a quelques jours Il faut s'attendre à ce qu'un fou euh, puisse prendre une arme Qu'il ait envie de donner un message ou aucun message Ou pas on peut pas s'arrêter de vivre on peut pas s'arrêter de s'amuser c'est le, le, le truc le plus important c'est de ne pas euh, donner plus d'importance que ça à ces gens le la meilleure des choses c'est de continuer de vivre et de ne pas avoir peur continuer de nous amuser continuer de fêter Noël comme il se doit évidemment en ayant une pensée pour le drame qui est arrivé mais il faut il faut continuer de vivre et je crois que c'est euh, j'ai pas utilisé ce mot depuis 10 ans mais c'est le meilleur pied de nez qu'on puisse faire à, à ces gens là pour euh, pour se dire que la vie continue et qu'il faut en profiter le plus possible. Ce que je trouve désolant, c'est ce truc qui circule. Vous avez vu cet amalgame entre gilets jaunes, oui. complots, etc. ou complot, des messages familles. ont circulé en disant que... Comme les gilets jaunes allaient manifester, c'est un faux acte euh, de terrorisme oui, qui a oui. été fait. C'est un faux attentat, que ça n'existe pas, que ça grave. a été prémédité par l'État. C'est ce qu'on peut lire, j'ai oui, plein oui, de messages oui. sous les yeux. Je vais même pas les lire parce que c'est donner de l'importance à, à, à n'importe quoi. Ouais, la euh, je peux comprendre que les gens qui, qui, sont, qui défendent les gilets jaunes, qui voulaient manifester pour samedi l'acte 5, ne puissent s'empêcher de se dire « Ah, cette info va effacer notre actualité à nous ». Sauf que c'est la vie, une info pousse oui. toujours une autre info Et qu'un drame malheureusement peut arriver dans un pays comme le nôtre et en Europe Et que ce qu'on n'a pas le droit de dire c'est que il y ait des complots d'organiser Parce que ça entraîne la théorie du complot, ah ouais. ça entraîne ouais. les fake news ça, ça entraîne vrai. les tout n'importe quoi Ça entraîne les euh... « oui mais le tweet est arrivé avant l'attentat » Non, le tweet de la préfecture est arrivé après. voilà Il y a de ce genre d'erreurs qui circulent de plus en plus. Et les théories du complot, beaucoup de gens y pensent. Voilà, c'est un acte terrible qui est arrivé ce matin. Ça n'empêchera pas la colère des Gilets jaunes. Moi, je pense que le meilleur des signaux, si c'est possible de le faire, C'est une manifestation samedi en faisant si vous voulez la faire en faisant une belle minute de silence je pense que c'est la meilleure des choses à faire comme l'a fait l'Assemblée nationale comme le feront les matchs de football voilà je crois que c'est le meilleur des mois. et ensuite votre combat les gilets jaunes et même ceux qui mettent pas le gilet jaune mais qui ont envie de s'en sortir à la fin du mois votre combat sera toujours là mais il euh, y a des amalgames qui ont été faits sur internet on, voilà on, on peut on peut pas tracer de conclusion hâtive et dire oh là là comme c'est bizarre ça arrive au mauvais oui. moment Il n'y a pas de bon moment pour qu'un drame comme ça arrive Il n'y a pas de mauvais moment Je crois que le plus mauvais moment c'est que ça arrive à quelques jours de Noël ouais. Et qu'il y a des gens qui ont perdu la vie sans rien demander Qui n'ont rien à voir dans ce combat Qui sont juste sortis d'un restaurant Et qui avaient juste envie de vivre Et qui sont tombés sur un fou furieux Et à l'averse je trouve ça Il faut pas non plus qu'on s'enferme dans cette peur Parce qu'un acte isolé d'un malade mental peut pas bloquer ni une ville Ni un Merde. pays oui. La Tunisie avait eu un type fou qui était passé au nom de Dieu Ou au nom de je ne sais quoi Avec un fusil qui avait tué des gens sur la plage Et ça a tué l'économie de la tunisie juste un l On ne pas s'arrêter à ça, faut ouais. continuer de vivre Mais faut avoir une pensée pour ce qui s'est passé à Strasbourg L'émission continue, oui. Yes. Oui. restez avec nous les champions du monde De l'actu dans un instant sur Énergie C'est Dajou, avec Jalou Vous êtes avec nous tous les soirs, je m'appelle Coé On est sur Énergie, 17h-20h, merci d'être avec nous mmh, yeah. oh, Je sais pas quoi tu t'attendais Avec moi il y' a pas de C'est juste un ami A ah, tu veux faire avaler Que ton corps ne dérange pas soi-disant amis mais t'inquiète pas je ne doute pas de nous ensemble on est c'est pas une question de fidélité le problème ne vient pas de nous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 Avec encore un boli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le temps tu en mieux que ça paloter lui m'en pas, pas de me méfier homme femme et pas si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Ça m'a me dire que tu m'as mon bébé, tu es le mien. Tu la femme de quelqu'un. Qui brise sur ta m'a me dire que tu m'as parti. Yeah. j'ai toujours beau quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas quoi tu t'attendais. Alève moi toi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 jolie avec un corps impoli. les sommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le totu en des mieux que ça palté liman veut pas de me méfuer un enfin, peu peu d'amié si je t'ai je suis ja Quan j'aime je suis jaloux Sur énergie Merci d'être avec nous sur Énergie, voici les champions du monde de l'actu, ce soir Ayana Kamoura sera notre invité, vous voulez lui parler parce qu'on va essayer de faire en sorte de vous passer un coup de fil si vraiment vous êtes fan, vous tweetez ah oui. avec le hashtag Ayana Kamoura chez Koe sur Énergie, attention ne vous trompez pas d'une lettre, d'abord parce que ça va l'avexer dans le prénom et deuxièmement le message n'arrivera pas, sera pas, pas. jamais, oui, pas hein, donc vous me faites pas 8000 hashtags avec Akayana Kamura. Akayana Kamura. Ayana Kamoura, c'est Ayana Kamoura chez Koe sur Énergie, voici les champions du monde de l'actu, ils sont 3 Premier champion du monde, alors là, le Post Journal, c'est un journal new-yorkais, ils ont fait un article sur Julia Roberts et ils voulaient mettre en titre Julia Roberts finds life and her roles get better with age, je vais vous traduire, vous inquiétez pas, ça veut dire Julia Roberts trouve que sa vie et ses rôles s'améliorent avec l'âge oui. ouais. Sauf qu'ils ont oh confondu le mot rôle, R-O-L-E-S, avec oh. alls h -E Et si vous savez un petit peu parler anglais Alls, ça veut dire trou Ce qui veut dire, donc, ah. maintenant qu'il l'ont écrit, ça veut dire Julian Roberts trouve que la vie et ses trous s'améliore avec l'âge ah. C'est euh, une du journal C'est génial, génial. Ouais, C'est pas mieux pour elle non hein, mais ouais. je, je lui souhaite, hein, je, je, je ah. nous le souhaite tous Que, que d'autres s'améliore ah. avec l'âge mais... C'est voilà. fou comme une petite erreur de frappe oh. peut changer le sens d'une phrase Regarde Macron Ouais, ouais. Eh ben, tu sais quoi Tu changes 10 lettres, ça fait gilet jaune. C'est fou, hein Faites l'expérience. Deuxième champion du monde, c'est un couple de Danois. Les habitants du Danemark, c'est pas les chiens. Euh, ils se sont filmés en train d'escalader la pyramide de Khéops. Donc déjà, c'est strictement interdit. Ah oui. Mais c'est pas fini dans la, foule, dans la foulée. Ils se sont pris en photo en train de faire l'amour complètement à poil. Toujours au sommet de la pyramide Oh, okay. Je sais que ça fait de beaux souvenirs surtout quand on montre aux enfants <rire> Et regardez, ah derrière la top de papa ah c'est le, le pharaon ah C'est là, là que t'as été fait hein. Non mais c'est terrible <rire> C'est vrai ça On t'appellera vertige On <rire> était très en hauteur ah, évidemment ça a choqué toute l'Egypte et vous ah, vous doutez bien pays musulmans oui. Et en plus en haut ah euh, ouais. d'un monument comme celui-là c'est compréhensible Alors, Il paraît que depuis la momie de Khéops qui kiki tout dur il paraît Mais elle peut pas se toucher elle a les mains collées sur le côté à cause des bandes et ah, la frustration ah, ça l'énerve ça l'énerve elle va le faire j'en crois jamais... trop serrer les bandes trop On serré Champion du monde de toute catégorie Un champion de basket de la NBA Il s'appelle Stephen Curry, vous connaissez oui, oui, oui, oui, oui. Dans une interview, il a confié écoutez bien Qu'ils doutaient que les hommes Soient un jour allés sur la Lune Ça y est, la théorie du complot est de retour Il s'est pas arrêté là, il a repris l'histoire de Stanley Kubrick Que ça a été fait dans un studio en 69 Et la NASA a réagi en a invitant à visiter Son laboratoire lunaire pour lui montrer Des centaines de morceaux de roches lunaires Qui sont stockés là-bas et qui viennent de la mission Apollo Voilà, mais je connais cet endroit, bien sûr, j'y suis allé Il est fait ouais. juste à côté de la maison du Père Noël Avant ah. le centre de stockage des dents de la petite souris C'est là-bas, c'est là-bas Dans un instant, 10 000 euros, 7, 10, 12 C'est Coé, cool, c'est le Bifor sur Énergie Mettez Coé cool, au début de votre SMS, je vous appelle peut-être Are you happy in this modern world Is there something else you're searching for I'll fully live in. in all the good times I find myself long in for change And in the bad times I feel myself I'm tired trying to feel Et c'est avec tout Dans un instant Je vous parlerai du plus beau cadeau de Noël Que vous pourriez jamais faire Le plus beau beau cadeau de Noël Même je dirais Et nous aurons le top 5 Des pires Noël en famille Et peut-être 10 000 euros vous offrir 7-10-12 par SMS En mettant Co Et devant tout de suite Passez votre samedi soir Avec Big Flo et Oli Flo et Oli Sur Énergie Il va se passer un truc sur Énergie Le 15 décembre Big Flo et Oli Vont faire Leur émission Une émission spéciale sur Énergie Alors déjà les gars eh oui, Alors je, je regarde le 15 décembre. C'est <rire> quoi le 15 décembre un samedi. Donc du coup on va, on va avoir l'antenne pendant quelques heures, je sais pas combien de temps, on va amener des potes, on va ouais. faire toute une émission pour à deux. Pour te dire, en 3 heures ça, ça va. C'est h minuit. -ce a changé grand-chose. La nuit de rêve sur Energie. L'émission spéciale de Big Flo et Olli. Oh samedi, 21h minuit sur énergie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 Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Alors, ils annoncent quoi pour cet hiver bah comme d'hab, un foie de canard. Jusqu'au 26 décembre, dans votre intermarché, le foie gras de canard cuit au torchon La Berry Origine France est à moins 40%, soit 20,99€ le bloc. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bloc de 240 grammes, soit 87,46€ le kilo. Modalité magasin magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.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 digital énergie et music only. Petite morille cherche savoureuse dinde pour passer de tendres fêtes bien au chaud Justement chez grand frais la dinde blanche origine France est à 4,99€ le kilo seulement Le meilleur marché, c'est Grandfray Jusqu'au 15 décembre, né élevé en région Rhône-Alpes-Auvergne, prête à cuire, alimentation 100% végétale Magasin participants sur grand frais enseigne préféré des français, selon une étude réalisée en 2018 par OCC Salut, c'est Alex Good, oh, je suis tout excité parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, zing, c'est Crazy Christmas avec des offres complètement Par exemple, cette semaine, 30 euros de remise sur tous les packs d'Intendo Switch Soit la console à 299,99 euros Également, plein d'offres sur les jeux comme FIFA 19, Call of Duty, Black Ops 4, Assassin's Creed Odyssey ou Spider-Man Et puis il y a aussi plein d'idées cadeaux sur vos produits dérivés préférés Fortnite, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Dragon Ball et tous les autres Micromania, zing, libérons le pouvoir de l'imagination. Voir magasin sur micromania.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive et Malade. 50% Élise, alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive et Malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Au -champ, Soit 24,95€ Cagnotte déduite Montant crédité sur votre comptoir Ou conditions sur Auchan.fr C'est really Merci d'être avec nous, on vous amuse ce soir et on vous fait passer un bon moment Mais on a une pensée évidemment pour ce qui s'est passé euh, ce, hier soir à Strasbourg Nous aurons Cédric tout à l'heure euh, qui est l'animateur euh, de... Qu'est-ce qu'il oui. y a Énergie Strasbourg Ah oui d'accord, je ne t'entends pas derrière la vitre Il tu... oui, enfin, y a une vitre en fait Je me parle comme si je dis, je ne lis pas sur les lèvres Je fais des efforts mais je ne lis pas Et là je... c'est écrit trop petit Donc tout ça pour vous dire que nous aurons Cédric l'animateur d'Énergie Strasbourg Qui s'est retrouvé hier soir euh, au, au cœur de, de, de, de l'événement Qui était dans un bar juste à côté Et et qui nous racontera ce qu'il a vécu, notamment le fait que voilà la police a fait un travail assez énorme en, en confidant les gens à l'intérieur pour qu'ils ne sortent pas, etc. Donc il nous en parlera tout à l'heure. Vous voulez que j'enchaîne sur un très beau cadeau de Noël Ça va vous plaire. D'abord oui. le premier cadeau de Noël, jusqu'à 10000 000 euros à gagner. Vous gagnerez de l'argent dans un instant 7-10-12 par SMS. Mettez courir au début de votre message. Je vous appelle, trouvez la bonne enveloppe sur la bonne personne et gagnez le montant de l'enveloppe. Mais voici, oh là là, quel beau cadeau qui nous écoute sur ton Vélib grâce à ta batterie solaire et qui a froid au pied parce que les tongs en ce moment, c'est hardcore. et eh bien, sache que j'ai pour toi le cadeau de Noël ultime. Oui, le papier toilette. Je sais ce que vous vous dites, un papier toilette ce n'est pas un beau cadeau, mais si c'est un papier de toilette réutilisable, est-ce que vous n'auriez pas envie de l'acheter C'est pas du papier toilette en papier. Non, non, non, on n'a pas un arbre pour ça. C'est du PQ en tissu lavable. C'est économique puisque ça coûte 15 à 20 euros. Vous allez me dire c'est cher pour un rouleau, oui, mais c'est utilisable à vie. Ce sont des petits carrés de tissu molletonnés, on s'essuie, on lave, on peut s'en servir à volonté, comme un buffet chez Flunch. Non, mais... Alors, je l'ai à le rouleau, il est normal, non, il est, est coloré. Beau, est enfin, beau. il est coloré parce qu'il n'a pas été utilisé. Mais surtout, <rire> est-ce que vous imaginez la situation deux secondes Vous êtes aux toilettes, vous faites popo, vous prenez un bout du tissu, et ensuite, il faut que tu passes de tes toilettes à ta cuisine jusqu'à la machine à laver avec un peu de de, de, de tissu rempli de caca. Il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, tu mets dans ta machine à laver qui sert également à laver oh. tes vêtements. Oui. Ah bah oui. Avec tous les petits bouts qui vont se coincer dans le truc de la machine. Ah, la bonne idée vois, Parce qu'après, tu vas mettre du calgon autant que tu veux. Quand ah c'est dans le filtre, c'est dans le filtre. Ah, c'est mort. Non, mais jamais, jamais je l'utilise Jamais je n'utilise ça. C'est horrible. C'est oh horrible, tu m'as dégoûté. Non, non, non j'ai l'image en tête. Non, Ah oui. <rire> non, non, là tôt, en Tiens okay. en parlant de ça Est-ce que vous voulez que je vous parle des pires Noël oui, oui. Allez, Je vous fais un petit top 5 des pires Noël en famille Vous allez voir que si vous avez eu des Noël moyens-moyens Ou que si vous avez un Noël en famille Qui paraît pas excitant Ça va être rien par rapport aux 5 <rire> histoires véridiques Que je vais vous raconter Il n'y avait pas ce cadeau, là. Comment y avait pas ce non, cadeau. Pas, Ça c'est celui de 2018 Une euh, Jeanne raconte Comme chaque année les débats politiques ont refait surface ah oui Ma tante et mon oncle se sont vite pris le chou Quand mon oncle a lancé à ma tante De toute façon Tu suces mal C'est gênant quand on sait que mon autre oncle Son vrai mari était juste en face oh oh non Deuxième Pierre Noël en famille pas mal Chacun oh raconte ce petit moment Ma propre mère a fait un strip-tease au milieu du salon oh Déguisé oh en laïza minelli Au père de ma meilleure amie Devant sa mère et mon père Joyeux Noël Il oh oh y a encore un autre pire oh Noël en famille Zaza, écoute bien Le 25 décembre au matin, j'ouvre un cadeau qui vient de ma tante C'est un bouquin allemand Elle tient à m'expliquer en me donnant ce bouquin. Il est un peu écorné. C'est parce qu'on me l'a offert il y a quelques mois. J'avais commencé à le lire, mais j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé un peu ennuyeux. Je me suis dit qu'à toi, ça pourrait te plaire. Bah, ah, oui. Merci. Je ah, te, chiant, je te le donne, je l'emballais. Le Max, Max, raconte. Ça faisait plusieurs années que je végétais d'un point de vue étude. Et le sujet est inévitablement arrivé pendant le repas Mon père me demande ce que j'ai prévu de faire J'ai envoyé une réponse avec un petit sourire En mode, euh, je sais pas, j'ai pas prévu Il s'est énervé, il a dit qu'il allait chercher son fusil Ça m'a calmé direct, j'avais plus faim <rire> <rire> <Et bon rire> Tu veux faire quoi comme étude, je sais pas Ok, fusil, fusil Et non. la dernière, le meilleur pour la fin Mais il qui a fait son coming out Il dit, j'ai fait mon coming out à ma famille Le soir de Noël Tout s'est très bien passé Sauf que mon oncle En a profité Pour faire le sien oh. A quitter le repas A quitter sa femme Par la même occasion Et partir rejoindre son mec ah, Voilà oh, Ça, là, Je vous dis Nonoël à côté De la rigolade Bienvenue sur Energy C'est le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 plus à rien, rien, rien, rien la nuit porte conseil on décla lui porte conseil on décla une porte conseil mais j'écoute rien rien et on dit la porte conseil on dit la porte conseil on décla lui porte conseil et j'écoute rien bien bien C'est moi qui m'occupe du jingle d'intro et il est presque prêt. Personne ne m'a demandé hier soir les amis comment ça s'était pensé quand j'ai chanté avec des Trois cafés gourmands. Personne ne m'a si demandé, vous m'avez pas, de, pas demandé. Comment ça s'est passé hier soir J'étais super. <rire> Voici le rêve de gagner 10000 €. C'est fort sous l'allergie. C'était pas super, c'était très bien. Oui. Je suis parti Les jour j'ai quoi Oui, tu et cafés ouais. gourmands. Maître Gims s'est arrivé à dire "Eh, donc c'est toi quoi et Bon ça c'était dans mon rêve la nuit mais... <rire> Mais c'était bien quand même Vous êtes prêts, nous avons tous notre enveloppe Nous allons appeler quelqu'un qui s'est inscrit au 7, 10, 12 Jusqu'à 10000 000 euros à gagner Tous les soirs, vous avez encore On est quels jours Mercredi, qu est Jeudi, vendredi, 5 émissions la semaine prochaine Ça fait 7 possibilités plus celle-là, 8 Et je vais vous dire un truc Je vous le dis officiellement maintenant J'ai pas prévenu la direction des liens Oh là là, oh là là Attention oh oh oh oh oh oh oh quand tu commences oh comme oh ça Chaque jour qui va aller jusqu'à Noël Je vais rajouter de l'argent dans les enveloppes Mais non Mais si Ah pour bon qu'il qu y ait de plus en plus de gagnants jusqu'à Noël Mais t'as pas le droit Ça se passera comme ça On va pas dit officiellement que j'avais pas le droit Mais si Mais je que que je le dis, On m'a pas, pas, pas, pas dit que t'as pas le droit Est-ce que ce signe qui part de l'oreille gauche Sous le jus d'autre oreille Qui passe comme ça avec le pouce Ça veut dire que j'ai pas le droit Non madame J'appelle quelqu'un Vous avez tous votre enveloppe Ne oui. regardez pas oui. dedans Il va devoir choisir entre oh. vous Et gagner le montant qu'il y a à l'intérieur Il s'appelle Je vous le dirai quand il décrochera Il s'appelle Romain Oh je te dire avant Foufou Ah. Romain Ouais C'est Kohé, on est sur énergie comment ça va Romain Oh là là, bien, ça va bien Ça va, est-ce que tu as, est que as passé une belle journée mon ami Intéchable, beaucoup oh, de <rire> Où est-ce que tu habites euh, À côté d'Orléans. Qu'est-ce que tu fais dans en la Loire. vie Je suis plombier chauffagiste. Ah, toujours avoir des potes bien, plombier ça. chauffagiste. Ça <coughs> peut ah servir. Ouais. Ah, le plombier ah ouais. chauffagiste, c'est la vie ça. Ouais. Ah, tu voulais ah. faire ça quand tu étais petit ou tu t'es retrouvé là-dedans là, là parce que tu 'étais pas très bon à l'école Bah, mon père est plombier chauffagiste donc euh Non mais euh, c'est euh, vrai, tu... moi j'ai des copains qui s'étaient retrouvés là-dedans Parce qu'il était nul à l'école ah ouais. à... Parce qu'à l'époque, les... il y a quelques années Les métiers manuels, c'était quand tu étais nul à l'école ouais, ouais, Et vrai. il s'est retrouvé plombier chauffagiste Et il remercie tous les jours euh, l'école ah ah Maintenant bien. il fait un métier qu'il kiffe Et il gagne bien sa vie c'est ah ça bon Est-ce que <rire> est tu es prêt Romain Est-ce que tu as vraiment besoin d'argent Je ne sais pas ah bah, Pour les enfants bien sûr Romain, combien d'enfants Deux Comment il s'appelle Juléoé Juléoé Eh ouais C'est-à-dire que quand t'es allée à la mairie il C'est un garçon Eh hey, hey, ouais <rire> bon, On va l'appeler Eh hey, <rire> hey, ouais Comment il s'appelle Eh hey, hey, ouais hey, <sharp> Eh ouais Bien ouais. sûr, je suis bête Choisis entre stouffes Il y a Bichette Il y a Jeff Il y a monsieur Bordas Il y, ouais. y a Miko Il y a moi-même Je rappelle que le hashtag de ce soir Yannakamura Checo et sur énergie Si vous êtes fan Tu veux choisir quoi, Coco Tu veux choisir moi Voilà Tu as Voilà Vierture de l'enveloppe Qu'est-ce qu'il a Vous sentiez que c'était moi Oui, on ah, fait aussi. des paris à chaque fois. Ah, on, fait ouais, des paris, on fait des paris, paris. Ouais. Ouais. L'honneur est <rire> sauf. L'honneur est sauf Ça n'est pas un euro. Ah, ah c'est bien. Ça n'est pas un euro. C'est pas dingue non plus. Mais c'est pas 5. C'est pas 5 non plus, il ouais. y avait pas de façon. Mais c'est 100 euros. Toujours ça de prix ouais, Oui. On valide, Romain On valide Allez c'est une petite intervention Plus un petit bout de joint et un robinet ça Allez 100 <rire> euros Ça me fera un bout de cadeau pour les <rire> enfants, <rire> <rire> pour les <rire> enfants. <rire> <rire> Je t'embrasse mon ami bien. à bientôt Romain à bientôt. Continue de nous écouter tous les soirs sur Énergie Je compte sur toi D'accord Romain Bien sûr On fasse si Offenback Non Non c'est pas dit Canza Disco C'est bien ce que je disais C'est pas dit Canza Disco J'ai jamais dit Offenback Non c'est après Offenback Oui c'est vrai Je savais jamais que je dis Offenback C'est pas dit Canza Disco Nous parlerons de Patrick Sébastien dans un instant Qui a enregistré son dernier 31 décembre de France 2 Oui c'est la dernière année sur France ah 2 mais ouais. euh, Le dernier 31 décembre Puisqu'il est déjà enregistré ou il a été enregistré c'est ça Je crois que ça a déjà été enregistré ah, ça été Oui ils sont pas en direct, on en parlera dans un instant Nous aurons la villa des animateurs, toutes les stars de Cyril Hanouna, Arthur Tous ceux que vous entendez, euh, vous voyez la télévision Viendront réagir dans un instant sur les enregistrements Comme ce n'est pas en direct Nous aurons la compile de la course des cadeaux de Noël Là ça y est c'est la dernière ligne droite Mais Mico ah oui. télévision il y avait quoi hier Alors le gros con du jour on l'a vu dans l'émission <rire> Martin veille les nouveaux gourous sur TMC attention lui il est corsé vous comprenez ce que les femmes peuvent ressentir quand elles vous entendent dire que si elles portent du rouge à lèvres au travail c'est pour exciter les hommes mais franchement vous pensez que ça sert à quoi le maquillage pourquoi du rouge partout même sur leurs joues bah, pour se sentir belle et ben moi je dis que le maquillage c'est pour provoquer l'excitation sexuelle voilà ah ouais, donc euh... alors, non parce que moi je connais des femmes qui ont mis du maquillage ça n'a provoqué aucune accusation sexuelle chez moi <rire> ça excite me... non non franchement je, euh, je tout fais maquiller oh, <rire> C'est pas rouge, c'est ouais, rose. Oui, oui, c'est un ouais, copain, voilà. surtout. Alors, on continue. Allez, le rire du jour, c'est pour Jean-Luc Rechman dans les 12 coups de midi sur TF1. Quel mot désigne un engin explosif ou un chapeau d'équitation un, oh un bol. Un bol. Attention au bol C'est pas le bol. C'est moi. Je... Ah Je... Oh oh voilà. Hey, C'est oui, la fin de l'année Crac Bah oui, crac C'est nerveux Mais oui. Allez, on termine avec le lapsus du jour C'était ce matin, 8h sur la chaîne d'info LCI euh, Il est quasiment 8h, édition spéciale sur BFM TV ah Le tireur de Strasbourg est toujours en fuite <rire> Ah, C'est trompé bon. l'énorme celui-là. BFM. BFM. Elle, elle vient d'en -bas, de bas en fait. Après ah la rentrée mais... Bah oui parce que dès qu'il y a un truc qui se passe dramatique chez BFM tu le réflexe bon là, maintenant. Ouais, bon, tout, bah, bizarre, quand il se passe sur rien hein. personne regarde BFM, tu regardes BFM que quand il y a un truc dramatique. C'est vrai, Dominique Crisé, l'homme qui connaît les tueurs <rire> avant tout le monde. Il a le historique des mecs, il a le pédigré il les connaît <rire> tous. A ah, rommel le dernier des familles, énorme, ça va il vite. Il est dans. il est quasiment 8h édition spéciale sur BFM TV le tireur de Strasbourg est toujours en fuite place vient de se libérer sur LCI. Bienvenue <rire> tout le monde sur Énergie C'est Corey, c'est le Bifor sur Energie. Bien. Yeah. Uh -huh. uh -huh. yeah, yeah, yeah. Todos están pendiente a ti. Pero Tú eres mia, piá tú sabes que es mia, mia tú me enamorasteas cuando yo te lo hacía yo yeah, digo que tú eres mia, mia tus agres mia, mia tú me enamorasteas cuando yo te lo hacía yeah, yeah, yeah, yeah. bebe yo sifona tu caminar te doy todo lo mio para mi respirar Si va a Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo, lo, lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Tú soy tu Romeo, pero no santo no. Atopo vos con la Ford y los espanto no. Théâtre à l'Ouest, si vous habitez Rouen, la Normandie, welcome, vendredi soir, samedi soir, c'est tard, 21h45, c'est oui, ça c'est ça. Venez nous voir, on passe la soirée ensemble et la semaine prochaine à Lille, dépêchez-vous pour choper les dernières places. ouais c'est quasi plein le premier God soir. C'est ah, la gueule, là, on est, est à, à, est à ça, donc faites vite et ouais. on se retrouve sur scène. C'est c'est le Bifor sur Énergie. Patrick Sébastien ne sera bientôt plus sur France 2. ouais C'est un mythe qui tombe, hein, Patrick. Oui. Euh, c'est vrai. On aime, bizarre, on aime ou on n'aime pas bizarre, mais c'est un amoureux des artistes, c'est des jongleurs ils dérangent personne avec ces jongleurs ah ah ouais, c'est voilà, tout France 2 l'enlève, ils savent avis, pas quoi mettre à la place mais lui on dit revoir. Mais il sera quand même à l'antenne le 31 décembre pour son dernier grand cabaret qui a été enregistré fin octobre. Alors ça c'est oh, la vache. Connectez-vous avec la villa des animateurs on va en savoir plus. Je me connecte. C'est fait. Oui. Allô. Allô oui, oui ça va c'est Arthur, Arthur Fabricant de plans inclinés Et de bonne humeur sur deux générations <rire> Ça va oui J'ai confidence à vous faire sur les émissions du 31 ah bon On est entre nous Personne nous écoute non, personne. Non, non. Personne, Tout problème. le monde enregistre ses émissions à l'avance Vous croyez que j'ai que ça à le soir du 31 Et moi ils sont tous enregistrés depuis 2005 oh ben ouais c'est dire euh, D'ailleurs je suis emmerdé Cette année sur le plateau J'ai Charles Aznavour et Jody Euh, vous croyez que ça va se voir euh, Oui, il y a des chances euh. <rire> Oui, mais j'ai été obligé de les couper au montage Ça m'a envie, c'était bien bon, euh, Ça va me faire faire le, le décompte à 22h15 <rire> bon, C'est pas grave, je vais faire un décompte en live avec Cartman et Issa Dumbia Ouais c'est bon, bon on commencera à 2400 au lieu de 10, les gens joyeux divorgues du feu. Ah oh là, là, mais quel burn tu lâche, j'en peux plus. Ah oh là, là Arthur, Tu te saoules, tu te saoules. Qu'est-ce que j'entends là ah, mais moi ça marche pas comme ça les frérot. Moi je suis tout le temps en direct sur C8 les chéris. Et ouais, même le jour de l'an, même à Noël et même quand je vais aux toilettes les frérot. Tpmpq, touche pas mon PQ pécus en direct sur C8 les chéris. Avec Baba sur le trône. Ah. Ouais, on est au courant, C8 c'est un peu votre maison quoi. Je dis ouais, vous Patrick Sébastien, ça va, ça Patrick, ça va. Je trop content d'être avec vous, j'adore cette mission, ça va Baba. Ouais. J'adore, ah, tu kiffes, ouais j'adore, ouais. j'ai entendu qu'on parlait de bois au tout début bah, ouais. Euh, ouais ouais mais vous êtes viré de France 2, le sort du réveillon Vous animez quand même le, le cabaret sur 131 Oh putain, j'ai oublié cette émission ah, Non <rire> ah, mais bon, euh, je vais vous dire, je suis toujours sur mon 31. vous savez pourquoi Pourquoi C'est la taille de ma tobe ah, ça va, j'ai du top. ça j'ai pas limite ça va non. Et si vous l'avez dit là C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie I see you walking with a hippie, yeah for your Des cadeaux de Noël Si vous ne l'avez pas fait Il va falloir y penser Pensez au rouleau De papier toilette non. En tissu Qui se lave à la machine Mais si C'est sympa Pour traverser le salon Avec son papier sale oh. Plus dans un instant Des nouvelles encore A tout de suite Les plus gros hits à la maison Les plus gros hits en voiture Les plus gros hits en voiture au Énergie Hit Music Only. Dans votre intermarché de Noël, vous propose d'écouter le prix du jour. Saint-Jacadi, faites le kilo de coquilles à prix coûtant. Saint-Jacadi, courez les chercher.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 Big Flo et Oli sont de retour. Découvrez La Vie de Rêve, leur tout nouvel album. Avec les tubes, demain et plus tard. tu plus tard, tu Big Flo et Oli. La Vie de Rêve, leur nouvel album déjà disponible. Au chant et la vie change Et pendant les 125 jours au champ C'est le Noël d'Élise qui change Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets Comme la poupée Baby live et malade 50% Élise Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison C'est fatigant Mais l'avantage avec celui-là C'est que quand il pleure T'enlèves juste les piles Jusqu'au 24 décembre Vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr Proposent Baby live et Malade A 49,90€ plus 50% en cagnotte Et votre Noël change Auchan Soit 24,95€ cagnotte déduite Montant crédité sur votre comptoir Ou conditions sur Auchan.fr panique, sur Amazon, il est encore temps de trouver le cadeau idéal pour Noël avec des ventes flash pour faire plaisir et vous faire plaisir profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles les ventes flash de Noël c'est du 6 au 21 décembre sur Amazon livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles expédiés par Amazon voir les conditions sur Amazon.fr Délicat pain aux figues Cherche le fromage très crémeux Qui mettra ses papilles en fête fait. Justement chez frais Le tentation de Saint-Félicien de 200 grammes Est à 2,99€ seulement Le meilleur marché c'est Grandfrais Jusqu'au 15 décembre, fabriqué en Isère 14,95€ le kilo 32% de matière grasse sur produit fini frais enseigne préféré des français Selon une étude réalisée en 2018 par OCC Pour votre santé, bougez plus Téléchargez l'appli énergie gratuite Sans abonnement Pour écouter la playlist énergie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 Eh bien, répétez-le pas. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Joyeux Noël, les filles C'est quand même sympa de s'offrir des petits cadeaux entre nous. Oh là là, pas encore un pull de Noël ou un roman à l'eau de rose Waouh wow, Une bougie elles sont super bon. Elle sera parfaite pour les fêtes. Hein. Avec Ikea, faites vraiment plaisir à petit prix. Rendez-vous vite en magasin et sur Ikea.fr pour découvrir tous nos accessoires de décoration comme la bougie parfumée Blum à 5,99 euros. Ou sinon, faites plaisir en quelques clics avec notre e-card cadeau IKEA. Ikea. Pour les fêtes, Jules ne fait vraiment pas les choses à moitié. Encore plus de choix, plus de mode et plus d'idées cadeaux. Par contre, Jules fait les choses à moitié prix. Le deuxième suite polo, t-shirt, pull ou chemise est important moins 50%. Vous avez donc deux fois plus de raisons d'aller chez Jules. Chez Jules, les fêtes, c'est dans la boîte. Voir conditions à magasin et sur jules.com Nos retos. Euh, c'est bon pour les niveaux de la voiture ah Oui, c'est même super bon enfin T'emballes pas quand même, tu as juste remis de l'huile. Oui Mais après Noroto Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits Comme l'huile totale activa à 9500W40 Maintenant à seulement 32,95€ les 5 litres Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture Il est pas trop fort en champion Oui c'est mon champion Alors. Noroto Conditions sur Noroto.fr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 L'offre cumulable, réservé aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détail sur citroën.fr. La bonne idée Butte, c'est une enceinte tour à moins de 40 euros. C'est le Sweet Noël chez but En ce moment, l'enceinte Bluetooth InnoValley White Tower est à moitié prix et passe de 79,99 à 39,99 euros. suite Noël, tout Noël, limite à 8000 pièces. InterSport. Sophie a toujours du mal à trouver le cadeau idéal qui fera plaisir à son neveu. Pour le moment, j'ai juste le papier cadeau. Mais depuis qu'elle a profité de moins 30% sur son article préféré... J'ai un cadeau qui va l'emballer. Jusqu'au 16 décembre, célébrons Noël chez Intersport. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur votre article préféré. C'est 30% de réduction sur les grandes marques de sport et 100% de cadeaux en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur Intersport.fr Ah oh. Chaque année à l'approche de Noël, courir devient un sport. Oui. Ça dure toute l'année Noël, non oui C'est Secouy, c'est le before. 17h, 18h sur Iliarshine. Restez avec nous sur Énergie des en public démarre dans quelques minutes. Qui sera notre invité ce soir, monsieur Miko Aya Nakamura. Oh, Et à 18h, je vous inviterai une autre, je vous parlerai d'une autre invité la semaine prochaine ah. qui va être un beau cadeau de Noël pour beaucoup d'entre oh, vous. Pour commencer quoi. par toi, je pense Miko. C'est vrai Oui, parce ah, qu que tu vas aimer le l'invité de la semaine prochaine c'est pas ta cata mais c'est pas ta cata dja dja non non, non dja dja Ayanna Kamoura c'est notre invité vous voulez lui parler le hashtag ce soir Ayanna Kamoura chez Koe sur Energy il y aura 5000 euros à gagner demain grâce à nos amis de Otakos entre Bichette et Jeff les deux vont manger le super Otakos comment il s'appelle le Giga 2,5 kg de tacos autant vous dire que je ne voudrais pas être les toilettes après donc tout ça pour dire que le premier qui le finit parier sur la bonne personne gagner 5000 euros cash ça se passera sur Twitter il faudra me follow sur follow moi pareil sur voilà c'est là que ça se passera c'est sur twitter seulement dans un instant nous, nous reviendrons dans l'actualité un peu plus grave même si on est là pour vous faire sourire nous aurons Cédric tout à l'heure qui est l'animateur d'énergie Strasbourg à qui on fait un gros bisou On embrasse d'ailleurs tous les animateurs d'énergie partout en France Mais qui était hier à quelques mètres de, de là oui. où où s'est passé le drame Qui nous parlera un petit peu du confinement qui a eu lieu Et de la police qui a très bien réagi hier Et surtout très très rapidement Donc on l'aura tout à l'heure en ligne Je voulais vous parler d'un truc, on aura la compile dans un instant La compil des, de la course de Noël, c'est ça C'est ça oui bien, Mais j'ai perdu un truc, j'ai perdu ma Je feuille sur les, les recherches non. Merci Stouff, heureusement tu es là Voici les plus belles recherches qui ont été faites en 2018 ah, oui, sur Google ah, J'adore ça Ah non mais là c'est du sobre Sur l'actualité Allô Nina. On a un Coupe du monde. Ouais. En 2 France Gall. En 3 ouais. Gilet jaune, gilet jaune et, et en 4 Avichi et en 5 ouais. Allez y Johnny Non. Ah non, non non. Ah, euh, le T-shirt. Non. Ah non, moi j'étais étonné aussi. C'est quelqu'un qui est ah. décédé Oui oui oui. Tu en as indirectement Oui. Ah, bah, Ch non, Charles, Aznavour. Charles Aznavour est arrivé en 5ème position C'est incroyable ça quand même, non Et voilà, dans la rubrique Politique et société En 1, gilet jaune ouais. En 2, grève SNCF En 3, Alexandre Benalla ah, En 4, france états unis Et en 5, présidente de la Croatie Pourquoi président de Ah parce ah, qu'on était un... euh, contre la Croatie en finale foot, ouais, ouais. C'est ça et évidemment Je suis très tout. surpris qu'il ait pas eu la catégorie Gilets jaunes nus <rire> Généralement les gens sur Google ils sont chez eux Ils tapent des trucs insensés Dans la série pourquoi Ça ça me fait rire Cinquième position, pourquoi la mer est salée Quatrième recherche ouais. Google, pourquoi Manon quitte les anges 10 <rire> Oh non <rire> En 3, répond de Pasqueux et va travailler tiens. En 3, pourquoi maître Guims enlève jamais ses lunettes La question. En 2, pourquoi Snapchat bug et en 1 Alors ça, pourquoi Griezmann joue en manche longue Ah ouais. Est elle vrai. est incroyable cette question. Ouais. C'est marrant quand je dis ces trucs-là, j'ai l'impression de passer 800 km à côté d'un enfant de 5 ans <rire> qui me pose des questions qui n'ont aucun Mais intérêt. Papa, dis-moi pourquoi Grisvan il a des manges donc Papa, pourquoi la quitter <rire> les anges dis, papa tais-toi, va demande à Google. Papa, papa, Google, Et les paroles de chansons. Je lui demandais les plus de demander 5 Shallow. Ah bah c'est euh, Ledigaga. Ah hein. oui. 4 ah. Tajou Jalou. 3 ouais. Mafiosa. 2 Bohemian Rhapsody. Et en 1 qui a été le titre le plus demandé en paroles de chanson en 1 euh... ah, on en peut plus mais non on en peut plus on en a, on en pouvait plus il la coupe à la maison Mais non, oh, non oh, on bena ciao, on peut, ciao on en peut plus ciao, encore plus Béla oui ciao. ciao est arrivé numéro 1 des paroles les plus demandées sur euh, Google sur Google Ah c'est fou et, euh, et et en 1500e position, il y avait Adamawe de Zara Larson. Ah, Ça c'est moi c'est moi qui l'ai cherché, j'ai capté <rire> Adamawe Voilà. J'ai tapé Ademadé cette... <rire> Très peu de gens ont demandé Ademadé La <rire> compile de la course Les cadeaux de Noël dans un instant Vous êtes là avec nous, tout va bien Voici Soprano, Yura, Jane et l'émission en public démarre dans quelques minutes Vous voulez être avec nous dans le public Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous ne verrez pas Ayana Kamoura Mais si vous êtes ah, là non, demain, il y a à manger pour tout le public Ça se passe comme ça sur Énergie Alléluia, Allelu, Alléluia ah ouais, ouais, Hermano ouais. Soprano Baba Alléluia ah ouais. Hermano shawela oh, hey, oh, hey. ah oh, hey, oh, hey. yeah je suis toujours celle la même je suis toujours celle la même oh hey, ouais oh, hey je rest resterfranc oui comme ma première ça oh, oui, oh, oui. 20 ans au dessus de la mêlée je ne sais pas m'arrêter je sais que je devrais en laisser mais toi bon, je ne sais que les dresser car j'ai ça dans l'adn oh, oui, oh, oui. je sais pas faire autrement je ne sais pas faire tout ce oh, no, no, no, no. je les entends me tailler normal on taille que les diamin' tu hérité de la baraque de mon voisin inédine à la baraque il y a une décennie de trophées mais que des re retourné à la gare est belle n' pas les baffes leur donner le tournis quand embell est tout dernier chiffre de leur carrière j'ai pas tourné là enfin jamais j'ai plutôt faire Elle l'lit, mélanger laisse qu'il est les gens depuis tellement d'années qu'il n'arrive plus à fait d'accompli, j'ai ce soir de leur expliquer ce qu'il leur arrive. Viens, yeah. zou, zou zou comme Diego dans la bomboniera. Oh, comme ça va stanon dans la scampia. Passons, passons, passons, passons. On vient rentrer dans la leyenda. Ouais. Let's go, let's go. qui roule 0870 42 48 Jouer avec toute toute une famille Il va pouvoir gagner Il y aura des cadeaux de ouf Vous avez raté la conversation en bretaine <rire> C'est important Qui est absolument lunaire Puisqu'il voulait savoir La composition exacte De ce qu'il avait demain Dans le tacos de 2 kg Bah oui c'est normal, normal. <rire> Attends, bah, Ça non, va, ça va Vous verrez bien C'est la surprise du chef ouais, ouais, ouais. On sait ce qu'il y a dedans ou pas Bah non Vous savez pas ce qu'il y a dedans Bordel, personne sait ce qu'il y a dedans. je vais regarder. Vous avez pas faire des fans Ah même. non mais voilà donc vous, vous, vous êtes en train de nous faire bouffer non un mais truc mais tu sais, personne tu sait qu'il y, y, y a trois viandes qui sont mélangées, tu as les frites, tu as le le, non, le on a, fromage, les so so cinq viandes, cinq viandes. viandes. viandes. C'est le choix entre cinq viandes. par contre, il y a un pain au chocolat, il y a un sundae qui est dedans. L'édition Voilà. il y a les clés du livreur qui sont à l'intérieur et le plateau est dedans. Voilà, mais c'est digeste tu peux. C'est le choix entre cinq viandes j'ai j'ai hâte de vous voir manger demain mais un conseil, ne mangez pas demain matin quand même par sécurité. Même les cadeaux euh... de Noël, où vous en êtes au niveau des cadeaux de Noël Stouf. Oh, j'ai pas fini. Tu acheté les manteaux pour ton fils un stock <rire> Oui, c'est bon, ça s'est fait. Ça il est perdu plus, on l'y vole plus. Il est plus ça y est. Jeff, tu as étouffé Tout fini. Monsieur Michette j'ai rien fait. OK, monsieur Mico, j'ai juste le fait celui de mon papa. D'accord, monsieur trop bien déjà. J'aurai une journée Bordas tout est fait. Moi aussi, je crois que je suis plutôt pas mal là. C'est ouais, bien ce Je donc... suis assez fier de moi, c'est assez rare, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Voici la compile de la course au cadeau de Noël. La chanson quand tu chez Toys Us, ah devant ouais. un rayon de 4 km de jouets et que perdu parce que des fois il y a des modèles d'une précision ah, la chanson de la caissière qui est au bout de la queue pour toi. <rire> il y a également la chanson de celle qui vient de s'apercevoir que Noël ah, c'est dans 10 jours et puis je coure La chanson du livreur qui t'a toujours pas livré le colis que tu as commandé il y a un mois et demi. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la <rire> saison. Quand on t'a demandé un Pokémon bien particulier mais que toi tu vois pas la différence avec un autre Pokémon. C'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Et Il y a également En même temps, il y a beaucoup de Pokémon. La chanson du vendeur qui t'a promis par téléphone qu'il avait le cadeau que tu cherchais en stock, euh, mais qu'en fait, il l'a plus. Tu me plaques comme une affiche La chanson du pervers qui reste une heure devant la poupée d'Ariana Grande. C'est fois trop, cent fois trop bonne. T'as payé nos entrailles. T'es mille fois trop, mille fois trop sexe. Police. La chanson <rire> du mec qui choisit d'acheter un hand spinner, dis donc, oh, dis donc. à son fils. Je je me compote. Enfin, quand tu as zappé de faire les cadeaux, du coup, tu te sauves de ton travail, sans prévenir non plus ta femme, mais que tu es tombé dans des embouteillages et tu arrives le magasin il ferme la porte devant ton nez. Je prends ah, bonjour, tout va bien, l'émission publique dans 3 minutes, le temps de descendre après Jane, il y aura du monde, il y aura du bruit, il Yana Kamura.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 Ja -ja. <rire> oh il n'y a pas moyen ja -ja. Elle sera notre invitée tout à l'heure Qui est fan d'Ayana Kamoura dans le public Ok ah, d'accord si okay. Qui n'aime pas ok Qui aime moyennement Qui trouve que ça passe <rire> tout, le monde est fan. Okay, tout le monde est fan Non ouais, ça va, je fais des bah, Il vaut mieux avant quand même oui. tout à fait Ça arrive raison. que les artistes arrivent avec un Ouais, c'est ouais, important super, super, super. Nous avons toute l'équipe Qui est là Nous avons Guy Claude Au standard Qui a reçu un message De sa tante ah oui, il quoi particulier Elle est dans la voiture Avec ma petite cousine Et ma petite cousine Lui a demandé Je vous le message bah Bravo je suis dans la voiture Avec Maïna Elle t'a entendu Toi et tes potes Elle m'a demandé Ce que ce que voulait dire Une tub Du coup je lui ai répondu Que c'était une taille de chaussure il, Après, est, il lui est venu que ça Comme il est, ouais, Mais ça, ouais, est, est Oh C'est pas ma tub eh, Tu sais quoi, tu sais quoi Il a raison Mico La prochaine fois Si la petite dans un magasin Elle fait ça Tu crois que c'est la bonne tub faudra pas J'ai essayé, c'est pas la bonne tobe Je pense qu'il lui est venu que ça D'abord c'est pas nous qui l'avons dit C'est Patrick, Patrick Sébastien voilà, C'est pas nous, ne mélangeons pas non plus euh... C'est pas la bonne tobe, est-ce qu'il y a plus grand <rire> Parce que moi je fais une tobe de 40 <rire> Je vous enfin, deux tobes plutôt Je fais une tobe de plus Je prendre la paire <rire> Moi j'ai une ouais. grande tobe pour ma taille sort. Allez T'as iré la tête, pourquoi tu es tout much à chaque fois La phrase de trop, tout le temps, tout le temps Mais, mais pourquoi temps. Il, parle <rire> il parle Il parle, il parle, parle tout il le parle. temps, il parle trop ce garçon Les amis, merci d'être avec nous ce soir La playlist suprême revient sur énergie, vous le savez Il y a à gagner 50 000 euros Dès que vous entendez Angèle Marshmallow Enchaîner Big Flo et lui Dans cet ordre-là, enchaîner morning Morning Smack Avec Gam Gam enchaîner à 3 cafés gourmands à nos souvenirs, vous faites le 39-37 Vous pouvez gagner la somme de 50000 euros, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est là que ça va se passer. Ayana Kamura sera notre invité Je suis très content, les photos dédicacées viennent d'arriver. Oh, oui. ah, c'est bien. Elles sont très jolies les amis. Absolument. Elles sont très, ah ouais, très C'est mon cadeau de Noël d'énergie. Elles sont à... elles sont arrivées non voilà, je... elles ont... on a mis du temps mais elles sont elles sont très jolies. Alors, euh, je voulais qu'on ait une pensée. Évidemment, on l'a eu en début d'émission tout à l'heure et on l'a tout le temps, c'est pas parce qu'on fait des conneries dans cette émission, on mais on est là pour vous détendre et on est là pour que vous aussi au milieu de toute cette actu qui est pas forcément très très drôle et euh, ces derniers temps avec les manifestations et dramatiques aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Strasbourg. Ouais. Vous avez aussi envie de vous détendre, c'est pour ça que vous nous écoutez. On voulait avoir une pensée aussi. Bien sûr, pour tous les, les, les victimes de Strasbourg, les gens qui ont été blessés. Et puis les gens qui ont eu peur. Et puis et on a un témoignage de Cédric, qui est l'animateur d'énergie Strasbourg. Ça va Cédric Salut Coë, salut toute l'équipe salut, bon salut, oui. salut mon ami, je ne te demande pas comment on va Strasbourg Évidemment je pense que la ville est choquée En plein marché de Noël en plus, ouais, c'est une période oui. euh, mmh. Très festive, c'est déjà une très belle ville Strasbourg, mais alors Et là en euh... très souvent, euh, en Moi j'adore j'adore Strasbourg, ouais. mais là Je sais que les marchés de Noël aujourd'hui sont fermés Je pense qu'ils vont rouvrir, non on va on va parler de ce que tu as vécu hier mais... euh, Justement ça a été annoncé là Il y a quelques minutes par le maire Le, le marché de Noël sera encore fermé demain Ouais, ça devrait okay. ouvrir euh, vendredi euh, mais ouais. il faut ouvrir je pense qu'il faut ouais. ouvrir parce que ça doit pas excusez-moi mais ça doit pas être un, un, un le marché Noël ne doit pas se transformer en espèce de monument géant euh, à la mémoire ouais. de ça doit pas être ça le marché Noël c'est c'est la fête c'est là où les familles viennent s'amuser et il faut surtout pas que des des types qui aussi aussi cruel avec autant de cruauté qu'ils peuvent avoir il faut pas que ça vienne troubler cette période de voilà, on est Voilà, donc euh, c'est important moi je pense que, que le marché de Noël ouvre, voilà et ça n'empêchera pas évidemment les gens d'avoir une pensée euh, pour ce qui s'est passé mais c'est important que, que que la vie continue. Alors Cédric, toi tu, tu étais hier sur les lieux, raconte-nous un peu. Ouais, bah, écoute, c'était c'était hallucinant, moi je, je sortais de l'émission hier et je faisais un petit tour dans centre-ville avec des amis et en euh, tuas place Gutenberg en fait qui se situe vraiment au centre de Strasbourg De pas de la place Kléber, on a entendu comme des pétards. Et euh, personne honnêtement on a réagi on s'est dit bon bah c'est des gamins qui jouent c'est euh, voilà on n'a pas on a pas réalisé directement et là euh, de manière quasiment instantanée, la police euh, on a vu des policiers courir des euh, gyrophares en tous les sens on a donc compris très vite qu'il se passait quelque chose de de, de pas du tout normal et euh, bêtement en fait on s'est dirigé vers euh, vers le lieu de, de, de l'action ce qu'il faut évidemment jamais faire dans un moment oui mais bon quand sur le moment quand on est voilà, on pense pas forcément à tout euh, tu vois, et, et ouais tu vas c'est là voilà, on a vu avec les copains de deux personnes à terre et euh, pareil sur le moment on réalise toujours pas que c'est grave on se dit euh, un règlement de compte une bagarre quelque chose qui a, qui a dégénéré mais euh, on s'imagine pas comme ça et là on a juste eu un gendarme aussi qui a mis son bras qui nous regarde qui nous dit bah là vous foncez rentrez dans les restaurants les bars et et, euh, et voilà et moi j'étais j'étais dans un bar qui s'appelle chez Janette les petits bleus qui était une petite mercerie toute l'équipe qui était vraiment très cool le soir euh, ils nous ont fait rentrer dans, dans, dans le bar on est tous monté à l'étage euh, lumière éteinte on a baissé les stores ah, les, oui. les stores euh, jusqu'à voilà. quelle heure Écoute moi je, je suis sorti de là, il était 1h 1h30 du matin. Ouais, euh, après on est allé dans un autre bar parce qu'en fait bah tout, le, tout, tout toute la ville était bon complètement truc. bloquée. Il ouais. y avait pas possibilité d'aller récupérer les voitures et là on était dans un autre petit bar euh, qui, euh, bah, qui par contre a fermé à 2h du matin parce que voilà, elle était fermée visiblement. Et euh, et voilà, là on, on a pu on a pu après accéder à nos voitures et repartir mais euh, voilà, c'est euh, Grosse grosse dose de, de stress Mais je me doute qu'en plus quand vous allez dû reprendre les voitures Pour circuler ça a être compliqué parce qu'il va y avoir de la vérification Dans tous les sens non C'est ça et honnêtement moi, je suis rentré dans, dans, dans, Chez moi dans, dans un petit village Qui s'appelle Old, Old Time dans, dans, dans la banlieue de Strasbourg Pas de lumière, pas de truc Je me suis dit mais qui... Wow pourquoi, pourquoi est-ce que je stresse sais moi il n'y a pas de, a ah pas ouais. de raison ouais, voilà, forte si si, il si que... si, y a des raisons de stresser enfin la, la meilleure ouais, des choses ouais. c'est que de, voilà être stressé être choqué c'est normal mm -hmm. la bonne nouvelle d'un genre de trucs, c'est que tu as en envie tes amis aussi ce qui malheureusement n'a pas été le cas de tout le monde donc c'est voilà en tout cas ouais. pour toi ça c'est bien terminé bon embrasse tes amis écoute et puis bon courage et embrasse tout le monde à énergie strasbourg pour nous d'accord oui. Il y a pas de souci vous, vous voulez qu'on vous le je voulais juste euh, je dis un petit truc euh, rapide oui. les, les gendarmes les policiers les pompiers prennent plein la gueule depuis euh, les bah, ces différentes semaines hier ouais. les gars ils étaient en première ligne euh, donc juste un grand ouais. grand merci à tous les policiers les gendarmes les pompiers les infirmières dans toute la France qui euh, qui sont là quand il se passe des trucs comme ah. ça ils sont en première voilà. ligne on est bien content de les avoir et on, est, ouais. on est bien content donc euh, ouais. merci à eux Mais parce que les, les ouais. voilà les, ouais. moi ouais. j'ai vu des images où les types des où ils sont là oui où, où ils sont pas tous sur entraînés parce qu'on voit souvent les CRS non, mais ah, ça. les policiers ah, de petites villes bah même Strasbourg pas une ville, mais sont pas entraînés à ça euh, tout c'est pas le gygène c'est pas la oui. donc ce que je veux dire c'est que voilà et on les voit sortir leur leur ouais. on les voit y aller on les voit plus ou moins se cacher mais quand même y aller c'est à dire se protéger et c'est vrai tu as raison il faut avoir une pensée pour eux salut Cédric à bientôt mon ami voilà. Alors, alors n'hésitez pas à venir à Strasbourg, on est oui, une très belle ville, on est très avec plaisir. Vous je peux te, te dire, et, et, je... et on va tout se relever sur la tête ensemble Je peux à te salut. dire qu'on viendra, ça c'est sûr et certain, faut pas avoir peur. Voici dit de Just Snake. No sé, un besito bien los en la Jenny los no le bajen.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 My body already know how to play I work and keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, Dors, ce titre de DJ Snake Big Flo Oli Vous les entendrez dans un instant Ils seront là samedi C'est moi qui fais le jingle de début hein. Attention hein. Ah il y aura de la sobriété Je vais peut-être vous le faire écouter en exclu Je vous ferai écouter un autre titre en exclu Dans quelques minutes Dans 15 minutes Je vous fais écouter un titre en exclu D'accord C'est quoi Je peux pas tout vous dire Je vous, vous ferai écouter okay. tout à l'heure okay. Je vous parlerai également Je vous dirai un invité Une invitée Qui vient nous voir la semaine prochaine Et je pense que vous allez être ravis Je vous dirai tout ce qui y a gagné dans un instant En gros restez avec vous sur Énergie La playlist suprême Et de retour sur énergie pour noël 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie. C'est Angèle, Marshmello, oh, tu rapide, tu plus Big Flo et Oli, Manic et Smack. Trois cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois. sous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 Et moi, je suis seul à y avoir pas cru, le nul, quoi euh, Elle sera trafiquée, ma voix,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 Intermarché, tous unis contre la vie chère Bloc de 240 grammes, soit 87,46 euros le kilo Modalité magasin magasins participants sur intermarché.com Pour votre santé, évitez de grignoter Téléchargez l'appli Énergie, gratuite Sans abonnement Avec tous vos hits préférés Énergie, hit music only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 Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193 euros avec la reprise de votre mobile. Grandfray. petite morille, cherche savoureuse d'Inde pour passer de tendres fêtes bien au chaud. Justement chez Grand frais la dinde blanche origine France est à 4,99 euros le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Fray. Jusqu'au 15 décembre, nez élevé en région Ronalpe-Auvergne, prête à cuire, alimentation 100% végétale. Magasin participants sur grandfray.com. Grand frais enseigne préféré des Français, selon une étude réalisée en 2018 par OCSE.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 Vivez le jeu avec PlayStation VR Ressentez la vitesse dans Wipeout Omega Collection Plongez au cœur de l'action dans Firewall Zero Hour Redécouvrez le jeu de plateforme dans Astrobot Immergez-vous dans plus de 200 jeux et expériences uniques Le starter pack PlayStation VR plus le jeu Astrobote sont à 199,99 € au lieu de 339,99 € jusqu'au 23 décembre, soit 140 € d'économie. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, grâce à l'assurance 24h mobile, j'ai pu remplacer mon mobile que tu as cassé quand il est passé sous ta luge. Bah moi, avec l'assurance 24h mobile, le mien a été remplacé en 24 heures quand tu l'as fait tomber dans la neige. Ouais, mais j'aurais bien voulu qu'ils en profitent pour te remplacer. <rire> ah ouais. L'assurance 24h mobile Orange remplace votre mobile en 24 heures en cas de casse, vol ou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 you could go aka i aka aka yakan mode aka il y a pas moyen l'album est sorti depuis le 9 novembre ça cartonne pour ya la bah ouais c'est celle là bah ouais j'ai dit comportement bah ouais oui monsieur parfaft koé t'as pas des piles parce que chef il a plus de piles pour sa ceinture slenderton Je déjà que c'est ah, vrai C'est un gros problème depuis tout à l'heure merci Alors monsieur Bordas alors Sachez que vous étiez mal parti Pour cette délation de copains Je vous rajoute deux points <rire> et, et alors monsieur Jeff Qu'est-ce que c'est que cette ceinture mais Slenderton J'ai essayé de perdre de 500 grammes avant demain soir Pour avoir de la place pour le Otakos Mais d'où une ceinture Slenderton Ça fait perdre du poids Ça n'a jamais existé Mais non c'est pour... C'est euh... pas mon chien Comme ça quand on fait une bêtise je... <rire> Tu mets ta ceinture Slenderton es sérieux Mais j'ai plus de piles Tu sais ça marchait pile Non mais tu mets tu te mets devant la télé du euh, oui. euh, avec des trucs électriques bah oui mais ça bah va faire ouais. Quoi, ouais mais ça va faire quoi bah rien jusque là tu vois mais c'est psychologique je crois oh là là là là bon j'ai une bonne nouvelle la semaine prochaine pour fêter Noël rita aura sera notre invité sera là avec nous c'est bien bienrita ah oui. dans un instant je vous ferai écouter un titre vous ferez écouter un truc un euh... Vous connaissez est ce que vous connaissez ouais vous connaissez ah bah, vous ne connaissez pas vous êtes dormi dans un trou papa papa 70 millions de vues sur Youtube Je vous ferai écouter la version française euh, tout à l'heure, d'accord ah, ah, ouais, Aya, Aya je vous ai appelé Yaka, mais Yaka appelé Aya et Nakamura suivra <rire> On dirait une incantation je pense, je pense que si je lui refais euh, non, non. la non, version Nikos ah, ouais. ah, <rire> Le, le cauchemar recommence Un jour sans fin Ça <rire> va, entre amis les entramis Ça va, un petit peu de mon gris Oui de, voilà bon Je vous lis quelques messages Il y aura tout à l'heure une PS4 à gagner Pour la sortie de Mission Impossible 0870 4248 Vous envoyez vos messages et j'ai besoin d'une famille. Je veux papa, maman, les enfants l'arrière, maman, maman, les enfants l'arrière, papa, papa, les enfants l'arrière. Bref, vous vous débrouillez, faut des enfants l'arrière. Pas juste les enfants l'arrière. <rire> et, et par contre les vôtres s'il vous plaît. N'allez pas prendre des enfants que vous connaissez pas. Je voulais emprunter quelque chose qui s'appelle le petit derrière, je ne sais pas. Qui es-tu Je les pris juste pour gagner hein. Ah, non, arrête de pleurer, je te ramènerai tes parents après. Oh. C'est juste pour gagner. 0870 42 48. J'oublie quelques-uns de vos messages. Yes. Yes. Alors, euh, bonsoir YouTube. Bon, c'est vrai. Alors ah, ça c'est nous C'est ah, un poste post de nous, c'est un, un résultat d'un sond sondage qu'on a lancé okay. daccord <rire> Donc on a lancé un sondage aux gens pour savoir sur quoi ils préfèreraient que l'on affronte l'équipe de Manu Oui d'accord, oui, la prochaine épreuve Alors à 23% une balle au prisonnier ouais. 7% un bowling, heureusement que oh, ça arrive à 7% dommage. à 18% le bubble foot C'est quoi le bubble oh, chiant, foot C'est du foot-aït au début Quand t'es ou... dans une grosse vie ah, en bah c'est pas ça, 52% ils veulent du karting C'est bien ah. Cartier On affronte l'équipe de, de Manio cartes Oui Je suis d'accord J'ai pas le permis Mais c'est pas grave <rire> C'est pas grave C'est moi il ou il fait, fait très chaud Il fait très chaud Je ne suis pas donc malade Parce que déjà j'ai l'impression d'être malade Est-ce qu'on qu peut mettre de la clim ou des trucs Parce que vraiment Je suis un peu malade depuis tout à l'heure Et j'ai l'impression que je vais mourir d'un moment à l'autre Le <rire> souffle Non mais je vous jure J'ai eu très très chaud en haut J'ai très très chaud en bas ah ben, oh, tu, Le Jason Statham est es chaud dans le public ou pas Non mais non, non il euh, fait pas euh, chaud. Euh, Remettez-vous un peu de tempo là. Que euh, euh, Quelqu'un peut amener de la vitamine C au public là. Tu euh, <rire> cours en sang. Euh, vous êtes au tempo 102, je vous dis du 125 tout à l'heure. Je veux que ce soit plus <rire> on, va, on, va, on, on va, va vous pitcher On continue, il y a Manuela qui nous lit un message. Bonjour, je vous écoute presque tous les jours. Bah c'est pas bien, ça devrait être tous les jours. Depuis le Portugal, vous m'amusez amusez. Bonne continuation. Voilà, ça, voilà un gros bisou d'Evora. Bon, on vous embrasse euh, mademoiselle Cindy. Salut quoi, je suis dans ma voiture, je suis morte de rire, je vous écoute. Vous êtes mes rayons de soleil après une dure journée mon petit Koé je suis né le même jour que toi je te fais un gros gros gros bisou et un gros bisou à ton équipe je suis une chite picarde exilée dans le beaujolais pas très loin de Lyon ne change rien vous êtes génies gros bisou elle s'appelle Cindyeva bisous Cindyeva on t'embrasse Cindyeva message de Tarik quand c'est Coé sur énergie se la raconte en BD ah c'est lui qui nous envoyait ça exactement c'est très, très drôle le mec Alors il a ça, pris des photos il en a fait une BD mais c'est génial et je vais vous la mettre dans ma story insta suivez-moi sur insta koé koé officiel je vous la mets dans la dans la story insta je peux pas tout vous lire c'est pas très radiophonique Aussi, la lis. On me voit moi en train de parler, je dis bordel ast tu choisis, tu peux ouvrir l'enveloppe, c'est c'était pour les 10000 euros Ouais. Oui et Bordas on entend ok je l'ouvre alors c'est pas 1€, c'est pas 2€, c'est pas 3-0 il a marqué minuit 30 c'est pas 854 854€, c'est pas 855 855€ et à 6h du mat il y a la photo de Manu qui dit bon bah Bordas tu peux arrêter là je vais doubler son salaire, ce sera plus rapide <rire> je, ça, je ouais. ça très drôle c'est très bien fait, je vous la mets sur sur Instagram suivez-moi sur Insta, coé officiel et vous la verrez de flot, elle me dit c'est vrai que ça te va bien coé d'être gros avec les mignons avec la photo c'est super ouais. ça. le public je ressemble pas du tout Si oh. Si si Ah, ah si, il y en a avec si si un peu si si J'ai foot dehors, ça vient de venir. Non, <rire> un message de Vincent. Salut Coco, il faudrait que tu mènes l'enquête pour retrouver madame Giglic. Oh c'était tellement magique, tu me vendrais du rêve en barre. Je sais pas alors, madame euh, Giglic, euh, c'était une voyante. C'était il y a longtemps sur une ancienne radio et c'était une voyante totalement escrocs. et qui avait fâcheuse tendance à d insulter régulièrement. À... Ça qui t'en cul. <rire> ouais, elle ne à longueur de temps mais on l'a traité d'escroc donc l'un dans oui. l'autre. Oui oui oui. Bon, c'était le. Ça en était une, non Oui. Pering oui. qui, oui, on l'avait vu une fois dans, dans, dans un à la télé, ouais. Elle était masquée, Elle on avait reconnu la voix La police vient l'arrêter Et t'entendais, chale, chale, chale, <rire> chale, ouais ouais, chale C'était la nôtre Périne, Périne Kinvey Qui me dit, j'ai enfin mes 17 ans Un petit message de votre part me ferait tellement plaisir Périne, je te fais un gros bisou Et je te souhaite un joyeux anniversaire, qu'est-ce qu'il y a encore Non, t'as pas ton casque, donc j'essaie de te parler mais Ça, <rire> ça fait deux heures que je te parle J'ai mais... trop chaud aux oreilles, je ça, suis en train de tomber mal Dans l'émission de radio sur énergie Les adolescents participent à un jeu Concernant les paroles de la Marseillaise Ana dos sur 5 ne connaît pas les paroles dit Thomas c'est une honte. Je propose donc que ah. nous refassions la Marseillaise test. Attention. Alors, alors là, il y a commencé à y avoir un vent de panique il y, y, y a des têtes qui se bousculent dans comme le ça. studio. Donc dès que je vous mets le micro devant vous, vous y allez, vous chantez. Attention, c'est parti. Non bien. non, c'est quand le micro est devant toi voilà, et ah ah, euh, euh, Comment Oui. Tu peux de musique. Ah non, non, non, non, non. non. tu peux oh, le c est c est faire a cappella comme les grandes stars. Allez, vas-y. À nos enfants. Non, c'est pas à <rire> <tes rire> ah <c> <rire> nos enfants. Non <rire> c'est pas tes enfants, c'est pas les miens non plus. C'est allons. Ah non. Ah, ah non, non. non, ah non, ah non, ah non, ah non. nos enfants. Ah ah n'y <rire> allez pas. Non, c'est interdit. Ah non Non, on ne se passe. On peut faire président, c'est bon. Allez. Attends, même sans être président, voyons. Allez. Allons, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. On change <rire> Allez Les étendards non non, non, non, non. Non, non, non, non contre ah, contre contre nous. Bah, eh, non, tu tu pas, tu l'aides encore une fois tu sors toi. Contre nous de la tyrannie. Oui, ensuite. Les étendards sanglants Génial, devant, allez on va devant. Allez on enchaîne. Les étendards sanglants élevés. Voilà. Oh, ensuite. Je sais pas. <rire> c'est la Marseillaise mais... Allez Quoi Mais personne connaît. Calme-toi. la violence. lui quoi Je Elle dit je connais pas. Dit, je je connais connais pas, eh pas. Bah, tu pas. reprends tout depuis le début pour la non, tu reprends tout depuis le début. Tu reprends tout depuis le début. On a dit on enchaîne quand le micro est devant vous, on enchaîne. le, tout le micro, il est devant vous, on enchaîne, il faut... On enchaîne. Grandom, si on ne blâche. Blâche. sait pas, on fait wa on participe. Sinon je vous prive de djaja, je vous préviens dehors avant qu'elle arrive. Allez, à partir de maintenant, j'arrête hein. j'ai été trop gentil avec les tobé. Là ça va. Là ça va. Ne pas connaître la marseillaise. Il y a un moment, ça va, trois oh secondes oh Donc, j'ai oh été gentil Mais là, j'ai l'impression de regarder les... les anges Alors, on reprend ah ah, Je suis en train de craquer Cracos, Je suis en train de tour. craquer L'animateur ah qui craque Moi, je ne balance pas l'écrit, je balance le tableau Le tableau entier, le tableau entier. <rire> On reprend, jeune homme, on ne demande pas d'aide On y va Alors, euh, allons enfants de la patrie En et Sinon, je balance Jeff sur toi Allons enfants de la patrie Les standards sont glorantés levés. Sors, bon. sors, euh, sors, sors, sors. Sors, non. on va faire un tour dehors. Bonne sors, dehors. Sors. Oh. Sors au coin. Sors, sors. sors. sors. vas-y. Non, ne pas au coin. Oh. Au, au coin dehors. Allez, allez, allez, suivre. Allez. allez, sors. Sors. Tu sors, je te sors. Sors. Suivant. On enchaîne. Allez, on y va, on reprend. Allez. Après enfin on on en est ah tu as raison on reprend plus le début ma chérie ah, on reprend début, Allez 3 4 Mais je sais pas chanter enfin, C'est pas, pas grave, long grave. Long <rire> long <rire> plus non plus euh. Euh, Allons enfants 2 Oh divort C'est allivard Est-ce je peux parler le Jour de Magloire est arrivé non, est Parce que je sais vraiment pas chanter Jour de Magloire est est arrivé Qu'en vous On reprend pouf pouf À nos enfants de la patrie voilà Le jour de gloire est arrivé Ensuite, Contre hey. nous de la tyrannie À côté L'étendard s'englant le okay, est levé Ok, c'est la fête, là, hey. parti ouais. Allez, on répond de moi, allez, l'étendard s'englant est levé Ensuite Euh... Ah. euh entend... C'est quoi Oui, oui, oui, oui, oui. oui c'est ça C'est quoi euh, Entendez-vous Alors, t'entends rien là. Mais rien avec les cheveux tu entends rien, tu entends, entends, entends rien, tu comme ça. C'est comme ça. entendez vous de la tyrannie. <rire> Allez, restez. Bonjour. <rire> <Dieu. rire> Entendez-vous de la tyrannie. <rire> Ah non vos enfants C'est pas possible Mais euh, euh, le jour de ma gloire est arrivé C'est <rire> énorme On va le réécrire C'est Big Feu et Oli Amenez-moi une tisane s'il vous plaît Un ouais. petit truc qui détend ouais. tout de suite 17h20 C'est Coé sur NRJ Quand j'étais petit je pensais qu'en louchant trop Je pouvais me bloquer les yeux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 Je l'enquête, nous aurons à devine qui sait Je suis allé dans le public pour faire chanter La Marseillaise à cette demoiselle du premier rang Qui finalement la connaissait plutôt bien Et qui m'a fait à un moment donné un rugir C'est féroce, soldat, bah oui ah C'est oui. pas une pub pour la Barlion, c'est pas <rire> mugir Je sais qu'on l'utilise peu, mais bon Nous avons, attention, le qui qui roule, nous avons une famille Et je demande pas de rigolade Sur le nom de famille, s'il vous plaît Pourquoi Parce que nous avons la famille Maman La famille Zambon Eh oui, voilà oh. À quoi Mais ton sandwich m Zambon, zambon. zambon, zambon, zambon C'est mmh, quoi ton parfum Zambon Eh, tu m'as pris pour un Zambon Alors, on y va, ça y est, c'est fait <rire> La famille Zambon, nous ah, avons je... le papa Comment s'appelle le papa Nicolas Ça va, Nico Ouais, c'est vrai, toi Oui, magnifique, vous habitez où On habite euh, vers Dijon D'accord, très bien, nous avons la maman qui s'appelle Aurélie, Aurélie, mets-moi une ambiance de Noël s'il te plaît, je vais offrir des cadeaux, c'est un qui roule de Noël. Merci Michette Nous avons les enfants, nous avons qui Théo Ça va Théo Quel âge tu as Théo Quel âge Quel âge Euh disons 10 ans, il avait oublié. Bah oui, et le petit Hugo, quel âge il a eu Quel âge tu as Hugo 9 ans. Très bien. Attention, je sais pas ce qui se passe autour de moi, tout le monde s'y change des trucs dans tous les sens. Keep cool. Oui Calme Non mais ça vous. va C'est un chat Il en panique Sinon Marseillaise pour tout le monde <rire> Bah je la connais ah, joueur, la joueur, joueur. Joueur. On verra ça tout à l'heure On verra ça tout à l'heure Voici les quatre questions Vous répondez bien aux quatre questions Vous gagnez quoi Une PS4 Pro Et le coffret Mission Impossible C'est top ça wow. Vous êtes content C'est voilà, pas fait C'est pas fait ouais. Première question pour le papa Quelle équipe est première Au classement de la Ligue 1 En football Le Paris Saint-Germain Ouais sans surprise Le Paris oui. Saint-Germain Voilà un point Un point C'est bien Maman Aurélie Oui Cite-moi J'ai pas compris pourquoi cette question Trois Robert connus euh, Robert de Niro Oui Robert Pires pour rester dans le foot Ouais bien bien bien Et euh, bah, le petit Robert Bah j'allais le dire <rire> elle, elle a raison le petit Robert il est super connu Il a fêché une génération d'enfants Le petit Robert bah, voilà. il est là Les boucheries Roberts D'accord, maman, cite-moi des roberts Ok, très bien, très bien cette question, elle est fine Dernière question On va prendre Théo oui. ah, mais... Non mais Pierre vient de me faire signe C'est moi qui ai écrit euh, Toi qui a écrit ça ah, Bah plus oh, jamais, jamais. <rire> ah, tu, terminé, tu, tu places le public, tu orientes les sièges euh, voilà, ah, Tu regardes la clim pas. dans le studio Mais plus tu n'écris plus <rire> Théo ah, Théo, tu es prêt Oui. Comment s'appelle le super-héros qui a un marteau Thor Thor, bien joué, Montéau. Ouais. Dernière ouais. question pour Hugo. Merci, Manu. Hugo, oh, ouais. nomme-s-il quoi Moi c'est Koey, j'adore c'est le matin. Voilà, Koey c'est le soir mais hey, c'est pas Koe. grave. Bon, au moins ils écoute toute la journée. On partage le même clip. Et tu peux doubler oh. mon salaire Voilà. Non. si je te double ton salaire, c'est Manu qui paiera Ça y <rire> <rire> rien les gosses. <rire> moi j'aurais été Jacques alors... Martin parce que au premier qui chante mal, j'aurais dit ça. Moi toi tu as patience. Moi à dire une patience. la dernière question. C'est attends, tu es tu es tu es prêt euh, le dernier c'est Hugo. Oui. Hugo, voici la dernière question <rire> pour gagner la PS4 Pro. Comment je m'appelle oui. C'est ça, souffle Non, moi c'est Manu ah <rire> C'est ça, c'est gagné Je vous fais des bisous les enfants Je vous souhaite un joyeux Noël, la famille Zambron À bientôt oui. Moi je dis ça sent, bon, hein. Ça, sent bon. ça sent bon à bientôt, gros bisous, au revoir Merci, Je suis sûr qu'on doit leur faire 10 fois Quand on rentre chez eux et qu'ils ont fait la cuisine Zazambon mmh, bon. ah. bon. Allez bisous Je vous embrasse, à bientôt, portez-vous bien Vous aussi vous pouvez jouer avec nous tous les jours Ah j'adore ça, c'est Prince Karma This is complete and bullshit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 le 6-9. Salut, c'est Manu. donc euh, bah, Écoutez, énorme. moi, je réalise le rêve des enfants. Le petit va appeler Manu. Je je suis là. Je n'ai aucun problème. Moi, je deviens qui vous voulez. voilà Si ça vous fait plaisir, je deviens qui vous voulez. Elle sera notre invitée tout à l'heure. reste avec nous. Il y aura Ayana Kamoura qui sera là. Elle cartonne. L'album est sorti depuis le 2 novembre. Ah, ça, on connaît pas la merseillaise, mais on connaît Ayana Kamoura. Ah, ça, là, Ah va demander les paroles Non mais si en plus demoiselle du premier rang qui nous a fait tout à l'heure un je ne connais pas elle nous on a fait un truc en antenne elle la connaissait très bien ah, Ma chérie tu le connaissais Pourquoi tu voulais le... pas chanter Mais je connaissais pas là, le moment où m'a demandé de chanter Mais oui, c'est le moment le plus ah, dur bien sûr c'est le pont c'est le bracket down c'est le bien Et ben après la pub on sortira avec toi d'accord Tu seras la tu seras la responsable de la chorale la déléguée ah, alors là, tu seras la déléguée de tout à l'heure Yannakamura sera là on te fera un devine qui c'est dans un instant une voiture qui a été perdue on s'en occupe les questions au Père Noël tout ça c'est chez nous le hashtag Kamura chez Coé sur énergie les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur énergie. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez Isabelle Est-ce que mon chéri a bien mis son réveil Parce que oh. moi je pars avant lui, j'ai peur qu'il oublie de le mettre parce qu'une fois sur deux, il oublie et du coup c'est la panique pour emmener le petit à l'école. Il oublie son réveil une fois sur deux Ah ouais Ouais, wow. il se réveille à l'arrache quoi, 5 minutes avant l'école, papa et... il prend le petit et il court jusqu'à l'école. C'est genre des fois il se trompe pas, il prend pas <rire> le mais et fois, il prend le chien, ouais, c'est ça. <rire> et il à l'école. Il... Oh, merde, et là tu dis, mais à qui ouais. j'ai donné des croquettes du <rire> Manu dans le 6-9 6h-9h30 Sur Énergie <rires>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 La bonne idée bute pour les fêtes, c'est plein de cadeaux d'écho, à petit prix. Vous avez une grande hôte Prenez-la Pour le Sweet Noël en ce moment chez but bougies, coussins, luminaires, tapis et bien plus encore vous attendent à petit prix. Suite Noël, d'où Noël Nocibé Envie de trouver le cadeau idéal pour Noël Rendez-vous vite chez Nocibé pour les jours exceptionnels. Jusqu'à ce vendredi, profitez de moins 30%. Oui, moins 30% sur tous les coffrets. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du click and collect 2h sur Nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur Nocibé.fr.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 Gratuite sans abonnement avec tous les podcasts Energy Energy hit music only Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand on veut finir l'année en beauté, on vous offre jusqu'à moins 40% sur une sélection de déco et luminaires de Noël. Votre intérieur n'aura jamais été aussi beau. Vos invités vont adorer Conforama. Jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, voir liste et conditions sur Conforama.fr. Salut, c'est Alex Goode. Ah, je suis tout excité parce que jusqu'à Noël chez Micromania, zing, c'est Crazy Christmas avec des offres complètement crazy. Par exemple, cette semaine, il y a 100 euros de remise sur tous les packs PlayStation 4. Et il y a également des offres incroyables sur les jeux comme FIFA 19, Col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 Waouh Non, waouh C'est ça qu'elle dira à notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'Or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'Or, histoire votre histoire en bijoux. Vous avez 66 millions de nouveaux messages. Bonjour, c'est Discount Cérémy. J'aimerais une PlayStation 4 en bateau Play Mobile, un... une machine expresso, un, un chauffe Une paire de basket, un ordinateur un... portable à écran un plat, un aspirateur une... robot, un multicuiseur. Profitez dès maintenant du Nord et la volonté sur ces discounts jusqu'à 50 d'économie et la livraison gratuite. Merci, Merci Discount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 Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option, crédit auto pour 10 000 euros empruntés, 2 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10000 000 euros si acceptation par Ford Credit, voire Ford.fr. Nocibé, envie de trouver le cadeau idéal pour Noël Rendez-vous vite chez Nocibé pour les jours exceptionnels. Jusqu'à ce vendredi, profitez de moins 30%. Oui, moins 30% sur tous les coffrets. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du click and collect 2 heures sur Nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. conditions dans les magasins participants et sur Nocibé.fr. Joyeux Noël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 Oui, je reviens dans 3 minutes sur hélgie. nexiste pas en son contraire qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. En enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce envie parfois je me sens obligé. L'esplendeur n'est plus à la mode, pas compliqué d'être heureux. L'esplendeur n'est plus à la mode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 Je ne pense plus à elle, non, pas compliqué d'être heureux. Je ne plus à elle, non, c'est pas compliqué. Je ne plus à elle, non, pas compliqué d'être si soit juste heureux, Si tu voulais, tu le Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que tu perdu tout ce que tu avais ça simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là, j'ai ton jouet Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Faudrait tout oublier Mon je... Mais là j'ai ton jouet eu... Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai L'esprit n'est plus à C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit plus à la C'est pas compliqué L'esprit n'est plus à la C'est pas compliqué d'être Si ça me fait juste heureux Si tu voulais, tu le serais. ce que j'aime bien cette demoiselle Angèle avec son frère j'adore j'adore les deux franchement bienvenue sur énergie tout le monde ah la magie de Noël un père Noël une dinde et des petits lutins moches pas de doute Sekoé et son équipe sur NRG 17h20 oh, Sekoé sur NRG c'est se mettre en valeur hein. Ayana Kamoura sera notre invité dans quelques minutes On fera un Facebook live pour vous voyez Ayana Kamura, d'accord yes. Oui. Alors, il y a aussi le de, vous connaissez ce titre, le public les fans. dites ah, oui, ah, ah oui, ça. en plus que certaines autres paroles. apparemment. Apparemment. apparemment. Suciette, ça s'appelle. Je l'avais la première fois qu'elle l'a chanté, c'était à, à un festival à Lannig. Ah, c'est drôle. Elle est Suciette à Lannig Bah oui, c'était. Ah, non, mais c'est drôle. Voilà. Bien. Ça, ça c'est fait, fait yeuve, mais c'est pour moi. Euh, on aura Victoritaora la semaine prochaine jeudi prochain <rire> c'est bien hein. Rita c'est bien elle est jolie je crois elle, est elle est très très jolie, ouais, ouais. dans un instant il y aura le devine qui s'y laisse mon télé nous aurons le j'ai un truc à dire j'adore quand ça manque Il pas, il pas la le j'ai un truc à te dire vous appellerez quelqu'un pour lui dire que vous n'allez pas chez lui pour le repas de noël je vous donnerai quatre phrases il faut sortir les quatre phrases'accord oh, okay. si vous y arrivez il y aura un gros cadeau à gagner une ça se passe dans quelques minutes avec nous sur énergie on aura également euh, une une épidémie alors ça c'est pas du rôle du tout une surtout que je ne l'ai jamais eu une épidémie de varicelle sévit actuellement dans les hauts- de france alors laelle tu l'as la jamais, jamais, jamais, jamais eu oh, tu vas avoir tu vas prendre trop cher mes amis quand mes enfants l'ont eu J'ai été planqué Je ne les embrassais plus Pour l'entendre N'approche pas papa N'approche pas ah Il s'est mis en quarantaine ah Dans une bulle Non mais je vous jure j'étais J'avais très très peur Je ne l'ai jamais eu voilà, donc Tu euh... peux l'avoir Tu peux l'avoir là hein Oui je sais que je peux oh. l'avoir là mais euh, Donc tout à l'heure nous appellerons une pharmacie Pour voir un petit peu Et surtout vous savez ce qu'on dit Quand on a la varicelle on a des boutons oui. ça, gratte, là, ça gratte Et là il y avait tout le monde qui vous dit ce truc absolument abominable Ne, ne te gratte, gratte pas impossible Ça fait des cicatrices alors que, mais, Et en fait voilà surtout sur le visage c'est compliqué Ça fait des cicatrices Donc il faut pas se gratter alors que ça te gratte à mort On ah, en, en parle dans quelques minutes Je vous ferai écouter un titre dans quelques secondes à Le fameux D'accord le fameux Ok ah. vas-y Vous connaissiez Skidibi Oui, oui. oui. Skidiby. Je vous ferai écouter Skidibi French Skidiby. Ah. The French Skidibi ok right. Le groupe est russe, hein, le groupe qui cartonne sur internet est Je ferai écouter ça tout à l'heure Mais pour l'instant j'ai envie de faire euh... Vas-y appuie sur la personne que tu veux On fait un devine qui c'est Allez c'est ah. parti Allo Tu l'as fait D'accord C'est pas bonsoir, qui Merci, bonsoir. Ah, en fait oui. Devine qui c'est Merci, bonsoir Allez on en fait d'autres C'est parti Devine qui c'est, vous connaissez le principe On appelle, on dit juste bonjour Devine qui c'est où oui. Ou elle ne fait pas d'effort Parce que c'est en direct c'est tant pis allô Oui Odile Vous êtes qui bonjour, bonjour Odile, devine qui c'est Je sais pas. Qui appelle pour dire bonjour bah, Je sais pas, vous allez me le dire. Bah non, il <rire> faut savoir qui c'est. Devine qui c'est. Je sais pas. Quelqu'un qui appelle pour dire bonjour, tu ne m'as pas reconnu Bah non. La famille. Comment La famille. La famille Oui. Bah, je sais pas, non, je vois pas qui c'est. Tu cherches pas Non, de la famille, tu cherches pas. Ce n'est pas qui ça peut être, tu cherches pas Tu pas envie de le chercher bah, Je sais pas qui c'est, mais non. De la famille, qui ça peut être qui appelle pour dire bonjour De ma famille à moi Oui. Ce <rire> c'est pas mes frères, parce qu'ils ah voilà, ne diraient pas ça. Non, non. Mais ce n'est pas loin. Un cousin Oui. Français Zimmerman Ben oui, c'est ça, c'est moi, tu m'as reconnu. Ah, <rire> oh. ben comment se fait que tu m'appelles Ben pour dire un petit bonjour à l'approche des fêtes. Ah ben oui, mais euh, comment donc, euh, sur mon téléphone, c'était marqué 01, tu restes où Non, non, c'est oh parce que je suis à Paris là pour le moment, je suis passé pour les cadeaux. On est vu visiter Paris. Ah d'accord, ben oh. écoute, euh, ça fait plaisir de t'entendre, ça fait longtemps, de, ça fait longtemps. Hein. <rire> ça fait combien de temps Combien de temps que ça fait euh... Bah écoute, moi je plus vue depuis l'enterrement de ta mère. Ouais, c'était quoi, il y a quoi, un, deux, oh là là, déjà ça fait... Il euh... n'y ah, a plus, il euh, y a un moment, il ah, y a, bon y a bon bien... Bon. Euh, et comme étant quand il ta mère, il y a 15 ans. Oui, ans. c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu 1 2 trois, quatre jours, 15 ans, ça fait ça, oui 15 ans, ah, oh, ouais. ça, ça passé à une vitesse. Oh là là. Ah ouais, bah justement, quand je suis au téléphone, y a, tu te rappelles de mon frère Francis Oui Bah ça va pas trop il y a oh. un cancer des poumons. Ah bah oui, là c'est pas va... ah oui oui oui il y a un abcès. Ah oui, on va se Ah tout salier. ça en même temps pour une seule personne. Ouais ouais ouais, il y a eu beaucoup de cancers hein. Oui, bah euh... oui, ça c'est pas là, la... c'est pas la joie là, c'est du coup bah voilà, bah, ça me fait plaisir de t'entendre. Bah hein. oui, ça fait un peu moi je suis en bonne santé. Euh bah je bon si ça me fait plaisir Qu'est-ce que tu ouais. fais pour Noël Bah avec mes enfants. Voilà, ah c'est bien ça ils sont bien ils ont du... ah, ils sont du grand là. Ah bah euh, oui, euh, le premier à 40 ans, euh, oh. le dernier à 30 ans. <rire> ah oui, dis donc, ouais. oh bah, je les et ai connus. Eh bah, on n'est plus tout jeune, hein, ah bah, est... 60 ans. Ah bah oui, ah, moi je les ai connus, ils étaient euh, comme ça. Hein. Ouais, bah t'as quel âge t'as maintenant, 60 ans aussi 62. Ah t'es plus vieux moi Eh oui, oui, oui, oui de 2 ans. Ah ouais Bah comment ça se fait que tu voulais m'appeler d'un seul coup Bah euh, je dois savoir ce que tu faisais pour Noël à Rondaval je suis à la ma maison avec mes enfants. Parce que je suis tout seul donc euh tout seul à Paris Ouais, ouais, ouais pour Noël oui. Bah pas de femme ouais, non, c'est un peu C'est divorcé. Est est <rire> Et parti, parti. des enfants Bah oui, mais je là je suis tout seul, ils sont partis aussi. Partis aussi des enfants. Oui, donc euh, je suis tout seul. <rire> tu pas tu à, à les retenir Non, bah non, ils ont grandi aussi hein. ils sont vieux maintenant, sont... Ah, ouais, Donc je suis tout seul grandi. pour le, le soir de Noël. Ça ah va, oui, écoute-moi, je, je suis chez mon fils euh, en Normandie, je m'en en Normandie chez mon fils vers Noël. Oui, mais moi je suis tout seul, donc euh, je me disais que tu pourrais peut-être m'inviter. Euh... Enfin, je peux pas t'inviter comme ça. Bon, ça enfin, ça bouteille. va, je viens avec une bouteille. Bah, bah, ça, je ne pas t'inviter chez mon fils en Normandie. Odile, hein, Odile, Odile. Oui. c'est Noël. Bah, oui, je sais bien, mais je peux pas inviter comme ça, une personne comme ça, ça fait longtemps que ça te vaut. Mais tu as dit que tu faisais Noël chez toi Oui, c'est Noël, c'est chez moi. Bah non, tu vas dire en, en Normandie après. Oui. Après, j'en vais en Normandie. Oui, mais alors avant d'aller en Normandie, chez toi, c'est possible oh, Je peux pas, je peux pas inviter comme ça une personne que ça fait longtemps qu'on ne pas vu. Bon, enfin, Odile, c'est Noël, je suis ton cousin. Bah, oui, je sais, moi, je sais bien, j'étais mon cousin, mais je peux pas. Odile, l'esprit de Noël. Odile, c'est Noël. Oui, je le sais, mais je peux pas, je peux pas. Mais pourquoi tu peux mais pas, tu Odile Mais tu peux m'appeler à minuit pour dire, moi, je veux une oise. Mais si Odile, je vais être seule chez moi, Odile. Odile, c'est Noël, c'est la famille, Odile. Ah ouais, mais écoute, euh, je peux pas rien y faire, hein. je peux pas m'habiller. Je peux Odile. pas une personne comme ça. Mais je suis pas une personne, je suis ton cousin, Odile. T'as beau dire que t'es mon cousin, mais ça fait longtemps que je pas vu. Oh, ça fait 15 ans depuis l'enterrement de maman. Ah ouais, depuis l'enterrement de ta mère, je sais. Bah mais voilà, mais t'étais là à l'enterrement de maman. Ah, ouais, le c'est noël, noël. Moi, je peux pas, je peux pas... Odile, c'est Noël, Odile. Odile, c'est Noël. Bah oui, mais je peux pas, hein, je peux pas. Odile, c'est Il faut que j'en parle avec mes enfants. Ouais, non, Odile, c'est Noël, ils vont dire, Odile, c'est Noël. Ah, t'as beau dire, c'est Noël, mais écoute, ça fait longtemps que ça... Ah, c'est Noël, c'est Noël, enfin, c'est pas Pâques, c'est pas la Toussaint, c'est Noël. Oh, mais c'est pas la première Noël que tu passes tout seul. Ah, bah, pas une raison, Odile, la famille Odile T'as eu mon numéro de téléphone où Enfin, j'ai demandé à la famille, enfin Odile Je suis ton cousin, Odile Tu peux pas, pas me laisser seul a... le soir de Noël alors, Je peux pas, je veux vraiment avoir la France-Fix, je ne peux pas. Alors, Odile, alors, euh, tu ne pas... Une... Odile, tu vas aller en enfer. Ouais, bah c'est quoi bah, attends, tu, tu vas y en là. Tu vas retirer, oui. je te mets une pomme dans la bouche, tu feras un petit cochon de lait. Mmh. Tu vas retirer. <rire> tu vas retirer en enfer. Bah non, je peux retirer enfer, oh, retire en enfer. Oh, tu vas retirer en enfer Ah oh bah tu n'auras pas oh. oh bah ouais, là bah... Oh un enfer Carbo c'est à 12 Bam Crier. Une broche devant Une broche derrière Tu vas tourner Pour les milans qui viennent Oh ouais bah coûte Que veux-tu Snacké On d'applaudir Odile qui n'a pas de coeur Bravo Odile qui, qui est prête A laisser, laisser son cousin Qu'elle n'a pas vu Plus, plus un maman Odile, Odile c'est pas ton oui. cousin l'appareil je m'appelle Corée. Je me suis je c'est pas mon cousin. Je ouais, bah, oh tu vas me bien sûr. c'est ça. Bon. Ouais, tu n'as pas de cœur. Ouais, je me suis douté parce que ça devait sonner trop petit au téléphone. Et ouais, quand c'était ouais, arrivé mon frère qui était malade, ouais. euh, tu étais vraiment des bons cousins, j'aurais ouais. dit autre chose. Dis donc il y a en pleine forme la maison alors quand même. Qui hein. Alors c'est quoi Moi je m'appelle moi je m'appelle Corée et on est sur énergie. Voilà. Et je voulais C'est Corée énergie. Oui. Ça va Ça va, Odile Oui, ça va, ça va, ça va. Je vous faire un gros bisou, d'accord C'était pour faire un bisou. Tu sais quoi, Odile Odile Oui Tu n'as pas de cœur, mais je t'aime quand même. Bah si, j'ai du cœur, mais voilà, c'est tout. Tonton, tu peux y aller à Noël, toi Moi, par contre, je peux. Et moi, tu m'invites à Noël Il n'y a vu personne Ah d'accord ah, ah, ah, Comme ça c'est réglé C'est magique Merci d'être avec nous J'espère que tout va bien Ah j'avais dit que je faisais écouter ma version d'un truc après Tu souviens sais on l'a dit à y a 30 secondes Tu veux qu'on le fasse maintenant Oh non c'est trop tard C'est trop tard Faut l'écouter Dans un instant vous l'écouterez Il y aura rien à quelques C'est la journée oh, Oui bah oui Tu ne suis pas tu pas. Allez, hey. Hey, avec Odile You've been avec up Pa que lo dan muerde mis labios esperas que nadie más está en mi camino nada tiene por qué importar déjalo atrás estarás conmigo muerde mis labios esperas que nadie más está en mi ca Énergie Dans quelques minutes Il y aura Ayana Kamoura Qui sera notre invité L'album est sorti Depuis début novembre Alessandra Dans quelques minutes ah Bon non Je n'ai jamais ça madame euh, Donc on aura non, non, non, non, que Je ne me pas Bon ça nous a donné l'idée D'avoir cette Quand on a eu cette dame En lui disant Est-ce que tu veux venir pour Noël On va faire le J'ai un truc à dire Nous allons prendre Rémi Ça va Rémi Salut Coué Ça va Salut Rémi Ça va bien à Noël tu dois aller chez maman Ouais, c'est un peu la loose, je dois aller chez maman Alors... Pour aller avec des amis euh, Pourtant profite t c'est bien Noël chez bah maman oui, non, comme... non. Comment s'appelle maman le prénom C'est Nathalie Et eh bien voilà la règle du coup de fil Si tu veux partir avec ta PS4, tu vas appeler maman okay. Tu vas commencer ta phrase par maman J'ai un truc à te dire d'accord Et tu vas devoir lui dire Que tu ne vas pas à Noël Manger chez elle le soir de Noël Ah oh, la pauvre Ah ça n'a pas eu fou Un peu le bout quand même Mais ça n'est pas tout Oui j'imagine Je viens <rire> pas chez toi Oh bah, je savais pas comment tout le dire oh, <rire> Le soulagement <rire> Le soulagement Tu viens <rire> pas oh, à là là, là, ah, là, là là Parce qu'on ouais. se supporte plus Avec ah. papa hein. Ah, On peut plus voir <rire> ta voici les 5 <rire> phrases Que tu devras dire à ta maman 4 je t'en mets 4 Ok Ta bouffe est dégueulasse à chaque fois Première oh. phrase Ah c'est chaud Non Ah le pire Ouais parce que le problème C'est qu'elle est Je l'ai déjà dit en fait plusieurs fois donc... Ça, donc... ça donc pas une surprise Deuxième phrase J'ai pas envie de vous faire de cadeaux, vous les méritez pas Ok, ça va être dur Troisième phrase J'ai une soirée dans un club libertin, je voudrais pas rater ça Ouh. Ah oui, là ah ouais, Ça ouais, monte, ça ça fait monte fait en mal. pression quoi. Et la dernière, plus simple, pour terminer la conversation On se revoit pour le veau de la Pentecôte oui <rire> Où le lapin okay. de Pâques Je te laisse euh, <rire> c'est ouais. au, au choix, hein, au ça c'est une question de ouais. tout ça D'accord. On y va On oh, va être tendu hein. Ah, ça va être tendu ça. Une PS4 au bout. il y a une PS4, il ah, <rire> ah, faut que tu dises faut que tu dises à euh, ma petite maman un truc à te dire. D'accord. Oh, okay, okay, OK, OK, Allez, on y va, on est là, on écoute. Pas de On appelle Nathalie Comment On appelle Nathalie Bien sûr, maman. Allô Allô maman allô Oui, c'est moi, ça va Oui, c'est Rémi Ça va et toi Bah, ouais, écoute, ça va. Tout va bien à la maison Ouais, ça va, genre du travail. D'accord. Justement, ça tombe bien. J'ai un truc à te dire, en fait. Euh, c'est pour te dire que je ne viendrai pas à Noël. Bah, pourquoi Bah... Ben... En fait, je je sais pas quoi te dire en fait. J'aurai pas Noël parce que bah, en fait, tu, tu, tu veux, j'ai non non, j'ai j'ai une soirée dans un club libertin et bah ça, ça me ferait de rater ça. Quoi Tu te moques de moi Bah, bah non, non, non tu sais que voilà, des fois je fais des soirées avec des amis et là, ils m'ont invité à un truc comme ça, euh, voilà. C'est à Noël en plus, c'est sur le thème de Noël. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est bien. C'est une autre fois. <rire> ben non, puis en plus, euh, bah, euh, ça peut être pas mal, puis en fait, c'est pas un moment que j'ai... Je voulais te le dire, j'ai pas envie de venir à Noël, parce que tu sais déjà que ta nourriture en temps ordinaire, elle est pas terrible, ta bouffe elle est un peu dégueulasse. Euh, là, mon faire truc dégueulasse à Noël, ça m'emmerde, quoi. Ah bah pour une fois, en plus, euh, j'avais prévu le traiteur. Alors c'est sympa de me dire que ma bouffe elle est dégueulasse, je savais pas. Ouais, <rire> je t'ai déjà dit que c'était pas toujours euh, terrible, terrible, quoi. Ouais, bah, après, on fait ce qu'on peut, là. T'as demandé ouais, à ton en fin euh... de faire à manger. Oui, bah, après, t'es une maman, quoi. Normalement, les mamans, ça fait bien à manger, quoi. Ah, d'accord. Alors, les femmes font le ménage, les mamans font à manger, et papa, ils ramène le pognon, c'est ça Non, non j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Bah, tu vas moi... venir à Noël, quand même. mais non, maman, je peux pas, je te dis, j'ai une soirée, je peux pas venir, quoi. Mais j'ai tout prévu en plus y a tonton David qui revient de Guyane, tu es obligé de venir. Ah ouais, ouais, bah, il il va pas revenir que pour une soirée de toute façon, je peux le revoir. Euh... non, il revient pour la semaine, mais tu peux pas me dire que tu viens pas que tu viens pas à Noël. Tout est prévu, bah, si tous si les est... ans on fait toujours tout en famille, euh, on a toujours dit euh, Noël euh, en famille, Noël en famille, non Ouais non, mais cette année voilà, j'ai un truc prévu, je voulais faire comme ça et puis c'est tout quoi. Bah, ah, tu peux décaler, non euh... C'est Noël, euh, vas-y le 1er, vas-y le 31. Bah, pff, non, mais, non, mais je, profond, je préfère pas venir et tout. Puis tout ça, sais, à chaque fois, ça finit toujours pareil, l'ambiance et tout, c'est pas ouf. Je préfère, euh, je préfère largement euh, m'amuser que des copains, ce sera mieux, quoi. Ah, c'est sympa, super, c'est gentil. De toute façon, au pire, on se revoit pour le vaut de la Pentecôte et puis c'est très bien. Mais tu te fous de moi, là, ou quoi <rire> Mais non, je me fous pas de toi, c'est pas une blague. Tu sais où je mais... vais mettre ton veau de la Pentecôte Ah bah écoute, si mon veau de la Pentecôte je me le mets là, bah toi ta bûche, tu sais où tu peux te la mettre aussi Non mais attends, t as vu comment tu parles à ta mère toi ou quoi Mais non maman, mais c'est pas ça, mais... Non mais je te attends, tu rigoles pour... ou quoi Ma, ma buche je vais la mettre où Non mais attends, elle garde tes manières, hein T'as vu comment mais tu non, parles à ta on... mère Mais elle, elle prends pas comme ça maman En et plus euh, j'ai euh, la crève, je rentre du boulot, et toi tu me dis quoi Ah oh, mais, mais tu sérieux Mais je prends pas comme ça, hein. juste voilà, j'ai fait c'est pas pour une soirée, c'est une fois Noël, l'année prochaine il y a encore Noël, voilà, c'est tout. Ah ouais, ben tout ça pour euh, pour tirer des coups. Mais n'importe quoi. Bah mais si, tu vas dans, tu vas dans une soirée libertine pourquoi Pour, quoi pour euh, boire de la bière Ben non, non, je pense je pas parler de ça. Non, tu, juste Je vais tirer des coups tout le reste de l'année Là il y a ta soeur, il y a tout le monde ah, tu vois. Mais non, c'est pas grave J'avais peur de te le dire parce que je sais que toi la famille c'est important et tout mais C'est vrai que c'est important C'est bon, vrai que c'est important C'est vrai que ça tu pourrais y aller un autre soir que le soir de Noël C'est pas poli, poli. D'ailleurs tu vas chez maman le soir de Noël S'il te plaît, tu m'oublies cette idée de point <rire> de libertin Tu vas chez mais maman En plus tu sais très bien que j'aime pas quand tu m'appelles Nathalie Avec des gens à côté Nathalie. Je déteste ça ah, y a je, de gens, là. je suis pas à côté Je suis dans mon studio Je m'appelle Coé On est sur Énergie C'est qui ça Moi Coé, Coé euh... Petit animateur euh, Qui vient de commencer Coé euh... c'est un jeune Qui débute est ce qu'il vient de dire C'est une blague Parce qu'il sera là Le soir de Noël ah, oui, ah, oui, C'est vraiment bête oh, oui, oh, là, là. En plus elle a prévu Le traiteur ah, Noël, Noël, Énergie présente La Columbia Session De Jane <rire> Ça y est, Jane, venez faire la fête avec moi. J'ai réservé un croiseur privé au Sudiqueur d'énergie le 18 décembre sur la péniche Le Flow. Yes. vos invitations maintenant sur energie.fr. La, la Columbia City à Paris, un événement énergie. Eat on approche tous ensemble de noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles couvrez-vous ici les prix descendent à 0 € ah oui 0 € c'est la magie de noël et ça fait surtout chaud au cœur oui oui à noël chez SFR il gèle sur les prix Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 10,90, service et appel gratuit. Offre soumise à condition réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Bah l'imprime de Noël chez Opel, je crois que c'est une légende. Une reprise de 4000 au minimum pour l'achat d'une Opel. Un compte de Noël quoi. Et puis en fait, euh, c'était vrai, et j'ai raté l'offre. Bon, euh, depuis je crois à tout, le père Noël, les lutins, les reines qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Hein.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 pour rapprocher de l'essentiel Orange, prestation valable pour un seul équipement pour clients Orange. Tarifs et conditions en boutique et sur orange.fr. Télécharger le Play gratuite sans abonnement avec 150 radios digitales. Energy it Music only. Chaque tarorel, on est à un match de l'exploit. Faut qu'on gagne pour aller en 8e. Ah bah non, avec un nul ça passe. Hoffenheim est 4 points, ça nous en fait 8. Donet Cassis, je retiens deux, pas besoin de colverage particulier. C'est pas plus simple de gagner Oui, oui, plus simple. Oui. Plus qu'un match pour réaliser l'exploit. Chaque taroelle, ce soir, à 21h, en multiplex et en exclusivité, sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9 9€ par mois, sans engagement, sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19 19€ par mois en abonnement digital.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 Promotion valable à la Blanc Métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois. Détails sur sage.fr. Sage. <crisse> <t 'es> K don't drink a pe is in the de Skilibi Skilibi on va écouter tout ça je vous en dis pas plus mais dans quelques secondes elle sera avec nous le hashtag de ce soir Ayana Kamoura chez Koei sur énergie si vous voulez lui poser des questions lui dire un petit bonjour c'est seulement ce hashtag là sur Twitter Ayana Kamoura chez Koei sur Energy Elle sera notre invité dans quelques minutes Juste vous euh, euh, On aura la question du Père Noël dans quelques minutes Mais avant la question du Père Noël Je voudrais vous raconter un truc Vous connaissez Meghan Markle bah oui. oui bien sûr Qui est Meghan Markle C'est la, la femme, femme du, du prince, prince Harry, Harry. Voilà, voilà très bien La duchesse du Sussex Il y' a oui. pas de van là-dedans et Donc elle a déjà été mariée Vous le savez ça avait créé un problème Oui Oui Elle déjà été mariée avant d'être avec le prince Harry ah, Et son père qui s'appelle Thomas Markle Qui est un peu un mec euh... qui est Il est chelou, il, est ouais. est chelou ah, il fout un peu le bordel le gars Et il avait fait une interview Dans laquelle il disait que dans son premier mariage Avec Trevor Engelson qui était un producteur Et mm -hmm. ouais. les invités avaient un sac cadeau Qui avait-il dans le sac cadeau Des dragés Sac cadeau C'est ah, super des... l'originalité de dire qu'il y avait des dragés <rire> C'était des cadeaux, des choses comme ça non, non Une montre, une montre très chère, non, cher, non Ça fout un peu le bordel, là je vous cache pas que la révélation qu'il a fait là, ça... Les objets sexuels Non. Tes livres d'école Non. Tes livres d'école un, sa un sac à cadeaux. Ouais. Mmh. Ok, non. C'est lourd. Un sac à cadeaux. Ah, ah cadeaux. Un sac à cadeaux. Ah, sac à cadeaux. un sac à Un sac cadeau. Non, un sac, ah, cadeau. Aussi, sac, un sac, sac cadeau. cadeau, pas sac. un sac à cadeaux. Donc c'est un des cadeaux qui étaient bizarre ouais Non, il a pas volé tous les cadeaux. Non, il y avait un truc dedans. Un mug Des DVD non. euh Mais porno. si un mug, ça va foutre le bordel. Des DVD porno, oui. voilà, c'est pas ça. Oh non. Un ah, oui. Des préservatifs. On l'a déjà dit les objets. Ah, là, vous êtes Vous êtes là, vous êtes côte à côte, oui, ils sont non, non, non, non, non oui, le... vrai. géographiquement parlant. On est dans le même fuseau. Ah, au tacos. Non. À 2005. <rire> de <deux kilos> <rire> non non, un truc poupée gonflable. Un truc qui peut détendre mais pas un mariage. De la drogue. De la drogue. Oh, le le le papa a déclaré qu'ils avaient tous un sac avec de la marijuana tous les invités du mariage, ça la fout mal, elle est duchesse, hein, ah, oui. Oui, ils ouais, ouais. sont partis avec un avec un sac de marijuana. <rire> oh, non. Bon, le avantage, c'est que quand tu fais un mariage sous cannabis, alors que la drogue est interdite évidemment, oui. c'est quand même moins chiant organisé on peut se le dire, des pépitos, une Playstation, oui. et tout le monde est content Hey oh, <rire> Je suis ah. prêt pour le mariage ah, Je m'adresse oui. à la maman de Miko qui écoute l'émission, il vous coûtera pas cher le mariage voilà. <rire> Question du Père Noël oui, oui. C'est que tous les soirs maintenant, chez le <rire> oui. Pour, Pour le les enfants qui nous écoutent, s'ils sont à l'arrière de la voiture voilà. Le Père Noël va être là tous les soirs oui Et même. le Père Noël va répondre à vos questions Absolument voilà. oh oh oh oh Bonjour les enfants Bonjour Père Noël Comment ça va, ça va Je crois qu'il y a une question intéressante Dis Père Noël, tu as quel âge Voilà une question intéressante <rire> Quel âge Vous diriez combien Ça se demande pas surtout bah, 70, <rire> 70 ans 120 ans Mais non, d'après le calendrier chrétien Je suis arrivé il y a à peu près 2018 ans, au lendemain de la naissance Du petit Jésus wow. Mais d'après Coca-Cola Mon vrai papa <rire> vrai. Je suis né dans les années 60 J'ai donc à peu près 60 ans et d'après mes lutins, je suis un vieux con de moins 4000 ans. Et d'après la mère Noël, j'ai 20 ans de moins à chaque fois dès que je prends une petite pilule bleue. J'espère, mon petit, que j'ai bien répondu à ta question. Chaque jour, une question avec le père Noël. Je trouve qu'on y croit. Je trouve qu'on y croit. Non, on y Ça passe, ça passe. J'y étais. ça passe. 17h20h. Attention, c'est quoi Dans un instant, il y en a Camora, je vous fais écouter un truc ou pas Oui. Ah non non non C'est une van. C'est une van. C'est une van. Et tu nous mets un anti C'est une van. À un moment donné, il veut tellement faire écouter son son. Vas-y. Je pas tellement faire écouter. Vous faites écouter un truc. Connaissez ce qu'il dit Oui, celui qui pourrit la tête. Oui. On fait écouter une petite version en français OK. Mais c'est toi qui l'as, tu voulais la lancer C'est toi qui l'as. OK, c'est bon, je laisse. C'est bon, c'est bon, bon, bon, oh, bon. Je je, Attends, je vais appeler la Vignance qui te met un deuxième avertissement, ah, va te du mais, temps. Mais ah, non, tu vas temps parce que, que tu mérites, mérites, mérites tu mérites, Non ah, mais tu vas en prendre un deuxième, tu mérites, sérieux. Je suis du genre à défendre, mais à un moment donné, je vais dire c'est tout, Et troisième, je monte un bûcher dans la cour d'énergie, on te consomme et on fait des et on fait une merguez partie autour et puis c'est tout. qui est dans 3 minutes. C'est facile Aujourd'hui, on m'a dit Coé, fais-moi un tue, t'es le meilleur Tu déchires Alors, Alors j'ai répondu, c'est tranquille Trop facile Ça va prendre cinq minutes Sauf qu'un seul truc m'est venu Un seul truc m'est venu Skibe ouais euh, ouais. <mérêts> <mér livestock> de Tu vois bien Oui ça va Bienvenue, bienvenue <rire> chez nous le, le public Donc il connaît euh, toutes tes paroles de chansons puisque il oui, ils, ils ont encore un léger retard sur la Marseillaise Mais sur jaja ils sont au taquet Donc en tout cas que déjà un bon ah, ah. C'est pas mal ah Si ils êtes interrogé sur Dja, Dja vous êtes au taquet Ça va mademoiselle Ça va merci Alors quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on ne s'est vu <rire> <rire> <rire> wow, ouais, question, Je t'en pose des questions ah, Si ça marche Je sais pas moi. Déjà attends, si il y a un album, on, on, on il était sorti l'album quand on s'était vu ou Non, vu, il était pas sorti, l'album est sorti. Voilà, ça c'est déjà bien. C'est bien de pourquoi faire ça compliqué quand on peut ouais, faire tu... ça bah oui, bien sûr. Et eh, euh... j'ai halluciné euh... la dernière fois sur les sur les 200 sur le nombre de vues, on en parlait il y a deux oui, jours c'est énorme oui. tu es je crois première ou deuxième en juste après l'artiste, je crois si je dis pas de bêtises. Je sais pas, je deuxième ouais. 253 millions de vues. Voilà, oh ouais, oh, ouais. ça augmenté d'énorme, je C'est beau, non bah, Oui, oui. c'est énorme C'est joli En hum. tout cas, il euh, y a une tournée à partir de mars 2019 Tu vas ouais. te balader à Marseille à l'Olympia le 31 mars à Sénon, je pense qu'on dit comme ça A Nancy, à Saint-Cyr, à Bruxelles Lille, il y a une tournée partout Il y a du Lyon, il y a du Rennes Il y a des gens qui veulent te faire un bisou On y va ouais. Allez, c'est parti On fait un bisou à... Pourquoi Je les appelle directement Allez, je les appelle Je, je crois que c'était des gens en ligne Gagnant surprise, du surprise. temps, gagnant du temps ils, sont, ils ont tweeté, vous aussi, vous tweetez à la maison Ayana Kamura chez Koei sur Énergie. Exactement. C'est ça, on y va. Bonjour. Ah ben il faut pas décrocher. <rire> pas encore. <rire> je suis un peu taqué moi, je je suis un peu en 200 oui, ah. Je suis en au débit. Ah. Allô Lorine. Oui, bonjour. Comment ça va Lorine Ça va et vous Magnifique. Je te présente Ayana. Salut. Euh, bonjour. Ça va euh, oui, ça va, et toi <rire> Ça va, merci. <rire> Euh, je voulais savoir, moi, avec quelle star internationale avrais-tu faire un duo Très bonne question Bravo Lorine Je valide euh, International, je dirais… Euh... Oui, Rihanna. Ouais. T'as raison, faut ah prendre ouais, petit. Ouais, Prends ouais, ouais, les gamins ouais, ouais. qui débutent. T'as raison, Rihanna. T'as raison, mais voilà, faut, commencer, faut commencer cool, bien ouais. sûr. Bono D'accord Rihanna, voilà. Laurine, autre chose à dire Euh, bah euh, oui, je voudrais te faire des gros bisous Aya. Ah merci, Et gros gros à, à Et bientôt ah. quoi je, je vais la voir en concert à Lyon. Ah trop bien, bah rendez-vous à Lyon. <rire> D'accord. Bisous. Bisous. Bisous, au revoir. À voir, direction Brest, on a Clara, ça va Clara Salut, salut Aya. Salut. Allez à toi ma Clara. Alors moi j'avais une petite question, je voulais savoir euh, Qu'est-ce que tu avais prévu pour les fêtes de fin d'année Très bonne question eh oui. Mais c'est incroyable, je ne pas non plus ça euh, Les fêtes, euh, franchement j'avais pas pensé à ça Parce que mon planning il est hyper chargé bon, On va gagner, faire simple, qu'est-ce que tu as prévu comme cadeau pour moi On est en gratte. Facebook Live ou pas Non pas encore. Ah c'est bien tu préviens pas on devait pas y être là après la pub. D'accord. OK, oui, c'est lui qui décide. Tu fais ah, ta live comme d'habitude en Non, en c'est quand les artistes sont là on est en Facebook ah, mais c'est pas grave. Excuse-moi. C'est la, la soirée c'est ça. Allez une grande <rire> beigne s'il te plaît. Ah ouais s'il te plaît. Oh là là. Non, ah, non mais pas non, elle s'est grondée. Mais si ah, d'accord, c'est toi qui fais ça. Aïe aïe. Elle s'est C'est vrai, je t'ai grondé. Tu t'es grondé. tu l'as grondé. Moi je l'ai grondé. Oui j'en viens. on a plus le droit de alors. donc pour les fêtes tu fais quelque ah, chose en famille peut-être. Ouais, j'ai j'ai envie de rester en famille, me voilà. poser, tranquille et, euh, continuer la suite après mais je vais je vais me reposer en fait. Tu as bien raison. Mm. 31 décembre aussi Ouais. Même pas de fête J'ai trop fait la fête. Ah, ouais. Déjà fait. Ah, ouais, non, vrai, elle a raison, le, 3, le 31 décembre, c'est fait pour les gens qui ont pas fait la fête de l'année qui ouais, ouais. Mais quand tu l'as fait le reste de l'année, euh, ça sert plus à rien. Ah, ouais. je dormir. Dormir. Ouais, ben, dormir, dormir. Voilà Clara gros bisous. Bisous. Oui, gros bisous. T'embrasse fort ma belle, à bientôt à Brest. On a on a Morgan, ça va Morgan Salut Coey, ça y va. ça va, Salut, ça, va ça va et toi Ouais. À toi mon Morgan. Je suis trop contente juste je dis juste un truc, je suis trop contente d'avoir ça. Ah, ça fait plaisir. C'est ton et anniversaire C'est ton ouais. ah, anniversaire. Ouais. Bon anniversaire. Quel âge tu as, as avec... j'ai 20 maintenant. Oh, c'est bien. Comme du moi. Et voilà, je voudrais te demander. <rire> si Pareil écoute quoi Nico c'est ton nom énergie musicale tu as vraiment fait chier mais... ah voilà ah, fallait qu'on y arrive ah, fallait ah, prendre la création ah, ah, je de... vous ai ah, ah, de... ah, de... pas ah, parlé de... ah, la fallait que tu nous la faches bravo On était bien, tout se passait bien. Voilà. Voilà. Bonne ambiance, Et... une nickel ambiance. Quoi. Oh, des des plombs, est bon. Et on n'est pas ah. en Facebook live. Si on l'est, on l'est. C'est si vraiment intéressant. On l'est, si on l'est. Arrête on de le gronder. On l'est maintenant. Une seconde après que tu m'as engueulé, j'ai mis, mis le Facebook live. Ouais. En plein milieu d'une phrase. Les Je gens les nous ont vu arriver comme ça d'un coup. On n'a même pas dit bonjour. Bonjour. bonjour. Oh, là. Ah. Ah. Bon, alors, la réponse. Alors, la réponse, euh, bah je pense que tout le monde a vu ma réaction. <rire> tu as non, grondé. Non, tu je suis la grondée, tu as passé. grondé. As et que, ouais, j'ai tweeté, mais en vrai, il a fait une erreur. C'est du passé. On a fait une autre émission ensemble qui est pas sortie. Voilà. Oui, c'est le 29 Donc, décembre. Ouais. Ça s'est bien passé Ouais. Oui, il l'a bien dit cette fois-ci. Ouais, il l'a super bien Yaka dit. Ouais. Nakamura. Il l'a bien dit. Voilà. Ouais, il l'a bien dit. Ah, yeah, Nakamura. Vous aussi Yaka? Non. Nakamura. Aïe aïe aïe ça a payé Yaka mais Yaka demandé à et on a Nakamura. Oh, ouais ça c'était Ça allait se rattraper. Ah, c'est quand était-ce que te rattraper au moins Mais heureusement il y avait Lio. Ça ça Nakamura. <rire> oh mon dieu. Ah, tu qu'elle leur vit mal ouais. Ouais ouais, ouais ouais ouais. Non, là elle est pas contente. Mais vas-y trute. Tu furax ouais, c'est normal. Pas furax. Ah si. Oh mais, si. Mais vexé peut-être. Déçu. Après je pense que J'ai pas envie d'en parler en vrai. Okay. En <rire> vrai. à ah Non, j'ai pas envie d'en parler. Parce que moi j'ai pris. Moi j'ai moi j'ai j'ai franchement moi j'ai fait la balle au centre. Moi j'ai dit je comprends qu'elle soit énervée mais mmh. moi on m'a tellement écorché mon nom Chloé Kowe dans tous les endroits. Oui, Il y a pas le j'ai fait une interview monsieur Kowe. j'ai dit plus jamais Et voilà et je disais balle au centre parce que par exemple Lyo, on peut comprendre que Lyo te connaissent pas. Ah bah, voilà. Voilà, voilà, voilà. non, mais tu vois ce que je veux dire, on peut comprendre qu'elle connaissent pas que ce soit pas sa génération. C'est ça que je veux dire. Donc il peut y avoir une excuse. Peut-être que Nico s'il connaissait pas non plus tout ce que tu faisais. Oui, mais après Nico c'est lui qui présentait quand même. Ouais, il devrait un préparer, savoir les artistes euh, leurs prénoms. attendez, moi je dis je dis juste Peut-être Lio c'est sur qu'elle connaît oui, pas. Oui mais Lio je pense qu'elle a ah, lu Lyo. un prompteur et que le Y elle l'a vu en V et voilà. Ouais, ça. Ça moi je pense vue. que c'est ça. Oui. Non mais c'est vrai je pense mais que c'est vraiment elle pas ça toute jeune, hein, la dame. Mais, oui. <rire> <rire> mais voilà, c'est tout hein. Mais faut pas, eh faut pas. On s'en fout. s'en fout. Oh, oh, Aujourd'hui, je m'en fous. Bah oui, enfin. Euh, bien. Faut, voilà, moi il se trompe dans les prénoms, s'en fout ça. Bon, on peut passer, pas. passer à autre chose monsieur Kawette Oui, Nico, en fait c'est sûr. Écoutez, si c'est pour y le nom des gens, je ne viendrai plus présenter cette émission. <rire> On va avoir du mal là. Et tout de suite. Faut pas. Faut, faut être détendu. Mais oui. Faut être détendu. Quand <rire> <C 'est> pas <rire> détendu là. Tu t'es retendu. <rire> écoute, te, écoute Qu'est-ce qu'il faut faire pour te pour, pour te détendre Je sais pas. Dis-moi Gronde le... Moi, ah ouais, hey, moi j'ai rien fait moi C'est lui qui a posé la Je suis rien moi ah, C'est ah, ah, l'auditeur qui a posé la question ah, Il a tout pété Merci, <rire> merci Morgane ah, hey, Joyeux anniversaire hey, Joyeux anniversaire toi <rire> Super on, on avait hein. une très bonne ambiance Tu nous avais une belle merde Bravo Merci, merci beaucoup Ne nous euh... rappelle jamais <rire> OK. <rire> le, okay le, pauvre. le pauvre le pauvre. Salut Morgan, bon Bisous. anniversaire mon ami. À bientôt. Dans un instant, il y aura le live d'Ayana Kamura qui sera notre invité. Restez là. L'Olympia, ce sera le 31 mars. Qu'est-ce qu'on écoute Vita Sliman. Allez, restez là. Le live on se le fait dans quelques minutes. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand tu es pas là.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 Sa for at du så sans un signe plus rien de nous deux Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là Je sens ta main posé sur la mienne et le son de ta voix qui est fait je ne plus le godon quand t'es pas là Je n'ai plus rien à peur Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer Bien c'est déjà trop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 Vous n'avez pas pu passer à côté de cette demoiselle depuis quelques mois. Elle s'appelle Ayana Kamoura. Là, c'était le titre que vous avez entendu. Celui-là aussi. Ah ouais, celui-là. Ça en fait une autre C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Même le mec qui essaie de fredonner, il a fredonné, il a vu que je le golais en train de fredonner la liroche, je fredonne plus. <rire> non, je suis un bonhomme, mais je fredonne pas. Non, je sais pas, je connais pas. Tout va bien Tu es en forme ouais c'est cool pour moi et toi tu va bien. <rire> voilà. Pourtant j'ai un début de rhume. Non, c'est vrai hein. Ah oui, tu nous l'as dit tout à l'heure. Chaud derrière les oreilles et tout, ça, <rire> et tout, il a chaud derrière Mais, les oreilles. J'ai <rire> cette sensation quand tu pas un rhume, tu as un début de chaleur derrière les oreilles, Non, Chez l'être humain, non. ça me donne l'impression que mes oreilles, mes oreilles chaudes. Et tu touché Tu as Oh, ça va. Oh là, il a la tête chaude. Je voudrais qu'on revienne sur le sample du titre Mes copines. Il faut il faudrait que je revienne là-dessus. Ouais. Je voudrais percer le secret de ce A Oula euh, C'est pas un A, <rire> ah, pas un A. Ah, Écoute C'est plus un A qu'un I hein. Sinon on fait I, I A. Ouais mais c'est un instru Donc euh, en vrai euh, je sais pas s'il dit A ou I Je sais pas, moi j'entends A Ouais on est Après ça se trouve ouais, Alors je vais ça te donner des possibilités Tu vas me dire si ça vient de là ou pas okay. Est-ce que c'est le A de Denis Brognard Écoutez bah, Déjà on aura une cabane Ah Vérifions <rire> Vérifions vérifion, vérifion, vérifion. Ah Ah Ah, ah, ah Est-ce ah, ah, ah, ah. Est que c'est le A de Soprano danse, danse, à vie, à la... De A la vie et l'amour Ah euh... Oh, oh, oh. C'est qui ça bah, Soprano C'est oui. le Soprano C'est qui Est-ce que c'est le A de cette chanson festive que tu feras le 31 décembre <rire> À la queue le le. À la queue le le. À la queue le le. Non Non. Hop, hop, hop. Ça, ça revient en plus. Est-ce que c'est le A de Enrico Macias de... À qui sont, à qu sont jolis. sont jolis, les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï, laï. Laï, laï, laï, laï. laï, laï. J'attends la réponse. Moi, je pense que c'est celui-là. Ah, ça se rapproche depuis. Dérifion ouais. Ad... Ad... Non, ah, c'est vrai Moi c'est ouais, le A de Denis Brognard ouais, ouais. ah, du... Écoute l'original Celui de Denis, ouais. Celui de Denis Brognard ah, ah. <rire> ah. C'est drôle Je vais le mixer ah, Un enfant là, ça, un, là Je crois du Denis ah. bon. ah. Ah. On a compris Allez, encore un. Quelles sont jolies de oui. pays. Zai, zai, zai, zai. Dans un instant, Ayana Kamoura en live avec nous. Vous êtes sur Facebook Live, vous allez la voir chanter. On se fera laquelle Copine. D'accord, très ouais. bien. Copine pour la vie, toi et moi Mouais, oh, okay, <rire> voilà. Alors, gars, moi je sais pas. Voilà. En tout moi, je l'ai bien prononcé, Ayana Kamoura. Ok, donc copine pour la vie. A tout de suite, ne bougez pas, on revient. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Est-ce que vous entendez les plus gros hits. toute la journée toute la journée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 Le Starter Pack PlayStation VR Plus le jeu Astro Bot Sont à 199,99€ Au lieu de 339,99€ Jusqu'au 23 décembre Soit 140 140€ d'économie Au Tacos Quand la faim justifie les Tenders Cordon bleu Nuggets Viande hachée Escalope de poulet La sauce fromagère unique la Au Tacos C'est le Tacos original à la française Viens vite le découvrir Dans l'un de nos 200 restaurants Il y en a forcément A près de chez toi Pour votre santé Évitez de grignoter Vous avez 66 millions De nouveaux messages Bonjour c'est Disco Nessie J'aimerais une Playstation 4, en bateau un Playmobil, audio, un... une machine expresso, un smartphone, un tapis, une paire de basket, un ordinateur un portable, un écran un plat, un aspirateur une... robot, un multi-cuiseur. Profitez dès maintenant du nord et la volonté sur C discount, -discount. Jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci Cdiscount Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir. Voir conditions sur le site Cdiscount. Téléchargez l'appli Energie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Energie. Energy, it music only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 L'imprime de Noël chez Opel, je crois que c'était une légende. Une reprise de 4000 euros minimum pour la l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis, en fait, euh, c'était vrai. J'ai raté l'offre. Bon, bah, depuis, je crois à tout. Le Père Noël, les lutins, les reines qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Hein.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 A 8h avec monsieur, vous serez deux un il mange pour 4 <rire> Le Sweet Noël continue chez Butte En ce moment, moins 30% sur la raclette grill Aya Qui passe de 29,99€ à 19,99€ Oui, 19,99€ Sweet Noël, 2 mmh. Noël, limité à 3200 pièces 100 ans après le grand cataclysme Des villes nomades parcourent la terre Détruisant tout sur leur passage Cité si prédatrice en approche Mortal Engines Peter Jackson vous embarque dans un futur mortellement dangereux Rien ne peut résister à ça Découvrez la nouvelle salivité d'hypique des créateurs du Seigneur des Anneaux Mortal Engines, actuellement au cinéma avec énergie. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu Vous avez deux heures. Hey, hey. Chez Free, le forfait mobile avec deux heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois et 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Offre hey. sous mise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr Aya Nakamura oh, présente son nouvel album pas Nakamura. Pas Bonne, bonne, bonne de mes copines A mes copines A mes copines tcha et copines Déjà deux tube sur le nouvel album Daya Nakamura Avec Conforama, Noël est plus beau En ce moment, avec la carte Confo Plus Conforama vous reverse 15% sur l'achat d'une nouvelle cuisine 15% sur votre cagnotte Encore une très bonne raison d'avoir la carte Confo Plus Conforama, jusqu'au 16 décembre Condition magasin et sur Conforama.fr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 elles sont si sales quand elles emballent de stele pendant la gole elles sont dû bien souvent il y a des gens qui la gants quand on les met à couper il y a des gens qui les demande donne moi ta main la main et pas pour la scène et nous une, ronde, une chaîne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 installe chez Koei sur Énergie. On est là On, est, on, est, on, est, on, est, on est sur Énergie. Avec, il y en a qu'à moi. Je vais être très très honnête, très transparent. Il y a beaucoup de messages sur le Facebook Live de gens qui disent qu elle a passé tout son temps sur son téléphone. C'est <rire> Mais elle est connectée Je vais être honnête, je, je viens de lire les messages, les messages tu, tu, te, tu te fais rabiller automne, printemps, été euh, jusqu'à l'année prochaine. Elle passe son temps sur son portable, elle a pas envie d'être avec vous elle se la pète, je te jure, j'ai vu passer des messages dans tous les sens. Elle était avec son public il y a deux euh, J'ai pris des photos oui, avec la pub. pub, la, pub avec je dis ce que j'ai vu passer C'est de la publicité mensongère <rire> La manipulation C'est vrai qu'elle a pris des photos avec le ouais, public. Merci. J'ai rien dit, je lis juste ce que j'ai vu passer. Pourquoi Voilà. Voilà, c'est tout. Il a juste été porte-parole de certaines Merci. personnes, ça n'a rien à voilà, voir. Euh, voilà, j'ai été le gilet jaune des messages. Euh, <rire> c'est ça. Voilà, j'ai passé des, des, des messages. Des noms, ne m'engueulez pas. Ah, yeah, Il <rire> <chansons. rire> des chansons. Il Dans un instant, on finit l'émission avec Ayana Kamoura, on finit par Est-ce que tu l'as dit ou pas Oula. OK. Euh. Oula, j'ai dit beaucoup de choses. <rire> Je milite pour que le mot dja, dja entre dans le dictionnaire Le problème c'est que j'ai pas encore la définition mmh, Non j'ai jamais dit ça Non tu l'as pas dit Un directeur artistique m'a demandé de mettre des fonds de teint plus clairs De me blanchir la peau et de me raser la tête euh, J'ai dit ça mais raser la tête euh, non ah bah Nous on l'a trouvé tel quel 30 okay. novembre 2018 pour ses stars Ça se trouve, euh, j'ai plus En tout cas ouais, j'ai dit un truc du genre Non, non, on t'as vraiment demandé ouais, ça Ouais pour de vrai C'est ouf. Ouais. pourquoi pour Je sais pas. Franchement, je, je me suis me pose encore la question à l'heure d'aujourd'hui mais euh, il m'a sorti ça. Moi je dis, c'est ouf ça. Mais, de, on, mais en restant normal, sans blague, il arrive à dire « Dion, il faudrait que tu te blanchisses le teint » Ouais, mais tu sais, de... euh, ouais, moi franchement, là, euh, je devrais plus faire si faire ça et tout, ça passerait mieux en caméra et tout non, mais incroyable euh, mais je suis noir pourquoi tu veux que je mette du feu <rire> ouais, <rire> <rire> <rire> <rire> Non mais tu m'as envoyé chier, j'espère Bah ouais, grave ah ouais. <rire> Tu imagines le gars « Bon, maintenant, il faut que je l'annonce au cool de The Gang <rire> » Les gars, vous la tête Alors, il dit qu'on mal le prendre bon, En même temps, là, il doit s'en mordre les doigts. Hein. Ouais, il là, il est lui. revenu est vers moi et tout. Signé. Ah, il est revenu est Ouais, il est revenu vers moi. Ah, c'est ah, bon, quand même. ça. Ça, c'est la meilleure des vengeances. Ouais. Et alors, il a dit quoi Finalement, t'as bien fait de pas m'écouter. Ouais, euh, je des conneries et tout. Ah, ouais, ouais. Mais, euh, ouais, il quand le pensait, quoi. quoi. Grand producteur. Ouais. Est-ce que grand. tu l'as dit ou pas Je faisais des études de mode à la cour 9, je voulais être modéliste. Ouais, c'est vrai. Mais le projet, il est parti parce que ça me plaisait pas du tout, je voulais pas enfin, c'est pas ce que je voulais faire et ça me saoulait et moi je suis pas une personne patiente, du coup j'ai lâché l'affaire. Je Est-ce que tu l'as dit ou pas Je ne défilerai jamais avec les gilets jaunes, c'est par un accord avec le rouge de Ménoubout. <rire> non, j'ai jamais dit ça. <rire> tu l'as pas dit. Est-ce que tu l'as dit ou pas Eh, j'ai peur. Petit con de leur mot, hashtag respect les gens merde. Ouais. <rire> Twitter, 12 novembre 2018, vrai. Vous êtes parlé, vous êtes excusé Bah non. non, non vous avez changé coupé. Non. C'est resté comme ça Ouais. D'accord. d'accord okay. et <rire> eh bien j'ai une surprise pour toi. Mais non Oh my god <rire> C'est le moment non, Ils sont en train de jubiler là pourquoi La surprise, surprise. surprise. surprise. surprise. surprise. C'est le moment C'est le moment De se réconcilier Faut qu'ils s'excusent Non j'en veux pas tes excuses ah bah et... ouais. Faut qu'ils s'excusent Allez Mathieu Mais non bah non Tu flippes hein, hein tu flippes. <rire> C'est une blague Mais non déconne ah, Franchement j'aurais dit Mais qu qu'est-ce tu fous là ah, ah, mais Non mais non mais... Non euh... enfin, c'est une blague ah, Il est pas là même En revanche, <rire> en revanche cricots, Nico c'est l'ignot ah, Ils attendent Ils ont dit On voudrait parler à Kayana Moura Il n'y a pas Donc, On n'en a pas Allez on va finir On finit en chanson On se oui. finit avec euh, copine On est ouais. d'accord ouais. Allez le public Tout le monde se lève On y va On finit juste pour vous rappeler Qu'il y a pas mal de dates Pour aller voir Ayana Kamoura En concert 253 millions de vues quand même C'est énorme Ça cartonne aux Pays-Bas, tout va bien pour elle Le 29 novembre, elle sera à nouveau Dans une émission avec Nikos Et comme, oui, quoi. comme quoi tout va bien <rire> Réconciliation va pour le mieux bien sûr oui. Il avait des post-it de partout Nikos Ne te trompe pas Nikos Je ne me trompe pas Je ne me trompe pas allez là, elle va chanter ce soir ici <rire> Sur le plateau <rire> si Sur le, le plateau d'énergie Elle est là, ça me fait très plaisir de te retrouver Merci Le temps passe Le temps passe et les petites choses entre les gens de qualité s'effacent. Ouais. c'est avez vu, Nico, c'est toujours des phrases qui, qui servent à rien. Oui, rien. Vrai. Nico, c'est toujours des phrases qui veulent rien dire. Il n'y a que les continents <rire> qui ne se touchent pas et on a réussi à se retrouver parce que les gens de talent <rire> et de bonne compagnie aiment toujours se retrouver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voici Akaya Namamou. <rire> J'ai besoin d'un vrai joe. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas toute blonde à ma téléface. Je réponds à tes appels, tu crois que je la pisser. Mais on va les j'ai besoin d'un vrai joe. Trop tard, trop tard, tu trop loin. Pour toi, trop tard, trop tard, je suis trop loin. Pourtant, mais qui est la putain de bande de mes copines à Mes copines. I make up in, tu veux la putain, one one one to make up in. I make up in. I veux que bombarder. Bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder. Bom, bomb, bomb, bomb, Toi tu pleins, pleins, pleins que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, bien Je t'ai barré mais tu en veux encore. Disait dans le mime faudra trouver un alibi trop tard trop tard je suis trop loin pour toi trop tard trop tard me kill happy one one bande mes copines ah mes copines ah mes copines chill happy one one bande mes copines bon bon mon gar coulé ta grandm mais tu la plus bonne moyen tu la plus fèche mon gar coulé mais tu veux la plus bonne ouais. tu, tu veux la plus mais tu la plus flèche mais la plus bonne ouais. I make up real I make up real Chive love you bun bun bun I make up real I make up real veux que bombarder pom pom bombarder ouais. Tu veux que bombarder bombarder Allez Chive love you bun why I am Chive chive love fashion But chive love you bun way Chive am refreshing Chiver up fresh my eye Chiver up fresh my et la partout en France en tournée Merci beaucoup très belle soirée on va revenir demain je vous rappelle que demain je suis devenu fois à partir de demain comme il reste quelques jeux pour vous offrir jusqu'à 10000 € je remets encore plus de sous dans les enveloppes à partir de demain Dès 17h30, oui, vous pouvez enfin, gagner 7, Ça va voir Oui, mais non, je ne lui non, voir pas pas, pas pas, pas Surprise, pas. surprise Je lui ai dit tout à l'heure, il m'a dit oui ah, T'es sûr Oui, il m'a dit oui. Je veux un mail Non, non je ne sais pas ça Ça va Jean-Paul, il m'a dit Donc c'est bon, ça veut dire oui, oui, oui C'est bon Et pour non, tous Donc demain, on va ah. encore plus de sous vous offrir T'es encore sur ton téléphone Mais laisse-la ton téléphone, me fait, me anglais, regard, va finir dans ta chambre hein Tension, hein, on Il va te gronder Ne dis pas de téléphone à table Yannick Amoura était avec nous On vous souhaite une très belle soirée à bientôt À tu reviens quand tu veux Bon courage pour la tournée Joyeux Noël Avec un peu d'avance et, et puis un bon à 31 décembre Merci. Où tu vas dormir à 21h <rire> Pas euh... si tôt que ça 22h 22h 22h c'est plus